Classique en ce vendredi 29 octobre de l'an 2010. Je m'appelle Alain l e f e v r e et je serai là pour vous accompagner en musique pour les six prochaines heures. Émission spéciale Halloween aujourd'hui en ce 29 octobre, avant veille du sabbat des sorcières. Et comme c'est la tradition depuis plusieurs années, je vais vous présenter les pièces de rock les plus a p p r r i é e s comme ça à la fête des morts, dans à peu près tous les styles de musique associés, regroupés sous la grande bannière classique. On va entendre du rock psychédélique, du hard rock, du shock rock, du blues rock et du m é t a l dans la deuxième moitié d'émission. e l、émission. On va entendre des artistes des formations comme Vanilla Fudge, Golden Earring, Fleetwood Mac, Rush Focus, Steppenwolf, Os Mutantes, Blue Oyster Cult, Van Halen, Nazareth, Venom, Cradle of Filth, Moonspell, Slayer, Alice Cooper, Black Sabbath, Mercyful Fight et Kiss. Dans les environs de 14 heures, le Dr. Pendragon va se joindre à moi pour co-animer l'émission et vous présenter ses choix les plus effroyables, comme c'est la tradition depuis plusieurs années. Entre 13 heures et 14 heures, je vais vous présenter un groupe de rock progressif italien très obscur et inquiétant, formé au début des années 70 et qui a enregistré un seul album, un groupe du nom de Edgar Allan Poe. C'est tout approprié. à fait approprié. Je vais vous présenter la face 1 au complet d'un album classique fantastique paru il y a exactement 40 ans, le premier album de Black Widow. Intitulé Sacrifice. Côté nouveauté, je vais vous présenter、euh, le tout nouvel album du duo Murder Dolls, intitulé Women and Children Last. Ça aussi, c'est tout à fait approprié à l'Halloween. Simon Fitzbay sera de retour avec ses fameuses éphémérides du rock. Donc, encore une fois, une émission qui devrait plaire aux vrais amateurs de vrai rock. Tout de suite, on débute en force avec un gros canon des années 60, tout à fait approprié lui aussi à notre thématique d'aujourd'hui. Une pièce des Rolling Stones qui parle de l é t r a n d e u r de Boston. Midnight Rambler, vous êtes sur les ondes de Cifou, la seule station difficile du vrai rock épeurant à Trois-Rivières. Au retour, Simon Fédibil sera là avec les éphémérides du rock. Stones avec la version en concert de Midnight Rambler qu'on retrouve sur l'album c l a s s i q Get Your y s Out de 1969. Une pièce qui a été inspirée par le célèbre étrangleur de Boston qui a terrorisé et fasciné les Américains dans les années 60. Pièce tout à fait appropriée à notre thématique de l'Halloween de l'émission de cette semaine. 11h20, vous êtes à l'émission Rock Classique, un c o m p a g n i e d'années à la faire une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Et c'est maintenant l'heure de passer à ceci Les éphémérides. Et, puis, et oui, j'ai l'immense plaisir de recevoir le véritable historien de ces fous, M. Simon Fédubé. Bienvenue! Merci beaucoup, bonjour! Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire du rock? Des choses très intéressantes cette semaine, entre autres le 25 octobre 1944. C'est la naissance de John Anderson, chanteur original de Yes, ce qui、oui. lui fait 66 ans aujourd'hui. Et quant à moi, le seul chanteur de Yes. Oui,、euh, je, je suis bien d'accord avec ça.、Mm. Il, il, il a été remplacé dans les années 80, moi je me trompe. Oui, en fait,、euh, c'est ça, il a quitté avec.、Euh... Avec、euh, Rick Wakeman、ouais. euh, à la fin des années 70. Et le groupe a enregistré un album、euh, qui s'appelle Drama、ouais. avec les deux musiciens des Boggles. Mais、euh, ça, c'était bon cet album-là. C'est je... surprenant, c'était bon. Ah, j'avais pas osé l'écouter. En fait, j'avais reçu,、euh, c'était un de s cousins qui m'avait donné son vieux disque vinyle, le Drama,、mm -hmm. mais j'avais pas,、euh, pas encore écouté. Mais là, tu, tu, mais tu non, m a i s ce n u e c'est. Non, c'est vraiment bon. Et、euh, c'est même un disque, je dirais, qui est sous-estimé. Euh, sauf que lorsqu'on les voyait en spectacle, là,、euh, là ça ne marchait pas. C'était pas, pas、euh, bien. Visuellement, ce n'était pas très beau. <rire> <rire> bref, John Anderson, qui malheureusement、euh, ne、bien. chante plus avec Yes. Moi,、ouais, c'est ça, il a été、euh, évincé. J'ai trouvé ça extrêmement poche、euh, de la part de Yes,、euh, ouais. qui poursuivent maintenant, d o n n e des spectacles avec un chanteur、euh, d'un groupe hommage à Yes,、ouais. un Québécois. Bien, yes,、euh, lui-même, qui est pratiquement rendu comme un groupe hommage. Oui,、euh, tout à fait. Une certaine fait. partie.、Mm -hmm. À ce qui paraît, aussi, il prépare un nouvel album avec ce, ce chanteur-là. Est-ce que j'ai entendu、euh, parler? Là, le... Ça, je ne suis pas au courant. Par contre, je peux dire que、euh, John Anderson, lui,、euh, a donné et va encore donner des spectacles avec son ami Rick Wakeman, les deux ensemble.、Mm -hmm. euh, et euh, Rick Wakeman, qui était en entrevue dans le dernier, le dernier numéro du magasin Classic Rock, disait que selon lui, il était fort improbable qu'un jour,、euh, John Anderson chante、euh, à nouveau. Pour un groupe、euh, loud, un, gros, un groupe comme Yes,、mm -hmm. euh, puisque sa santé ne lui permet plus de t'aider. Non, effectivement, ben, son médecin lui avait dit que ses cordes vocales étaient très atteintes. Oui, oui et,、euh, exactement. exactement. Par la suite, le 25 octobre 1960, Mick Jagger et Keith Richards se rencontrent dans un train. Ils s'étaient connus brièvement au secondaire、oui. euh, et、euh, s'étaient perdus de vue.、Oui. Euh, et euh, par la suite, ils se sont retrouvés、euh, dans ce train-là. C'est un peu、euh, de cette, ce, ce, cette rencontre-là qui est, qu est née、euh, oui. la genèse des r o l l i n g s t o n e s J'ai déjà vu une entrevue avec Keith Richards qui raconte、euh, de quelle façon ça s'est passé.、Ah oui? euh, tout simplement,、euh, Keith Richards a vu passer Mick Jagger. Avec des albums de blues、mm -hmm. et、euh, ouais. des trucs assez obscurs et assez pointus. Il a été surpris. Il nous a dit Hé,、hey, où est-ce que t en vas avec ça là? Et,、euh, Parce que ce qu'il qu faut savoir, c'est que les r h i n g s t o n e s c'est、euh, surtout Keith. Et、euh, Mick, c'était、euh, des gens qui étaient très cultivés musicalement.、Oui. Beaucoup、oh, plus oui, que、vraiment. les Beatles aussi.、Oui, oui. mm -hmm. euh, en fait, c'était des grands, grands fans de blues. Hein,、oui. Entre autres, euh, euh, on peut le voir dans le film Cadillac Records, où c'est qui l s avait e n visité en fait, le, le studio de chess et enregistré quelques pièces justement là-bas avec leurs idoles、euh, oui. du temps. Donc,、euh, des très très grands fans de blues. Et, En Angleterre, c'est encore plus difficile en fait, d'avoir des albums de blues à cette époque-là. Il fallait les importer et c'était vraiment très, très rare、ouais, d'avoir ça. Il fallait connaître、euh, des, des marins. <rire> oui, effectivement. <rire> c'est la même chose pour les instruments de musique.、Mm -hmm. En Angleterre, c'était difficile d'avoir des instruments、ouais. américains.、Okay. Euh, par la suite,、euh, ben c o r e Quatre ans、euh, plus tard. Quatre ans plus tard, les、euh, Rolling Stones font leur première apparition au Ed Sullivan Show,、mm. quelques semaines, quelques mois après les Beatles.、Euh, donc, c'était le début de la British、oui. Invasion, euh, grâce euh, à ces deux groupes. Donc, ça a pris quatre ans entre le moment où ils se sont rencontrés et、euh, vraiment le, le début, l'éclosion du,、euh, du succès planétaire. Oui, il ne faut pas oublier non plus dans l'équation、euh, Jagger et Richard, Brian Jones, qui est fondateur original de Rolling、mm -hmm. Stones et、oui. qui, qui, qui a beaucoup aidé. Et、par la suite s'est fait remercier, mais quand même, qui a été important dans les débuts. Euh, le 25 octobre 1969, Pink Floyd lance Uma Guma, un album double、euh, qui contenait un album en concert et un album de musique, euh, donc, expérimentale. e x p é r i m e n t a l très e x p é r i m e n t a l c'est siffus qui t C'est très difficile comme album. Oui,、ouais, si, si vous n'êtes pas un spécialiste,、euh, je vous dirais peut-être de commencer avec un autre album u u m a Guma. Mais c'est un album assez intéressant avec u c e s o u i s Et qui a pochette, eu beaucoup de s u c i s i oui, oui. Ça a été très populaire, mais entre autres pour la partie、euh, donc, en spectacle. En Ouais. Euh, et également, la, moi, c'est la pochette qui me mystifie sur cet album-là. C'est toujours la photo qui est répétée avec différents、ouais. membres et ça a dû、euh, quand même prendre un certain,、euh, certain temps avant de, de réaliser、mm -hmm. une telle pochette. Donc,、euh, c'est un album que j'aime bien. que je J'incite les gens, d'ailleurs,、euh, c'est mon beau-père qui m'avait donné ce disque-là en vinyle, sauf qu'il en manque un dedans. C'est un disque du Ville et Mar blues band qui était dans le Le, le disque en fait, de musique expérimentale était、euh, malheureusement absent. Tu sais, un après-midi, j'étais avec、euh, un de mes amis qui venait de s'acheter un système de son、mm -hmm. et qui, on était en train d'écouter cet album-là. Et son père était à côté et je disais Ton père doit vraiment trouver ça bizarre, hein, cette <rire> musique-là. Et il me dit Faites-vous en pas, c'est la troisième fois qu'il l'entend parce que. <rire> Mon grand frère avait cet album-là, il l'a acheté quand il est sorti en、ouais. 1970. Il l'a écouté pendant des années. Ensuite, mon autre frère, plus jeune, L'écouter pendant des années, et là, c'est maintenant moi <rire> qui écoute c e t t a l b u m Ah, non, mais c'est la musique est assez intéressante. C'est très expérimental.、Oh, oui. Mais d'ailleurs, Pink Floyd, je lisais en fait Klaus、euh, Schultz dans le Mojo qui disait que Pink Floyd avait beaucoup influencé la scène allemande pour ce qui est du c r o w d t r o c k la musique expérimentale.、Mm -hmm. Là-bas, Pink Floyd était vraiment une référence.、Oui. Et on peut, on peut se dire que Oumaguma <rire> a vraiment probablement、oh, beaucoup、oui. servi et contribué à ça.、Mm. Euh, et par la suite, le 25 octobre 1973, John Lennon poursuit le gouvernement américain, soutenant, e、euh, n en fait, il soutenait avoir、euh, subi des préjudices, euh, pendant euh, son enquête, sur une possible déportation. Donc,、euh, Richard Nixon,、euh, avait dans l'idée de mettre John Lennon à l'extérieur, dehors des États-Unis, bref, et il、euh, y avait quelques pistes, entre autres, bon, possession de drogue en Angleterre et tout ça. Euh, et euh, selon John Lennon, donc, ça aurait été、euh, fait un peu、euh, tout croche. Et il y a eu、euh, certaines pressions、euh, de son côté. Il a décidé de poursuivre、euh, le système de justice américain. Malheureusement, je ne sais pas comment ça, ça,、ah, ça, ça, ça s'est passé.、Ouais, il、oui. disait d'ailleurs,、euh, Lennon, que son téléphone était sous écoute.、Oui. Euh... Ah, oui. D'ailleurs, pour les gens qui seraient intéressés à connaître un peu plus、euh, cette histoire-là, il y a le film The US Against John Lennon ou Versus John Lennon qui est paru il y a 2-3 ans. C'est un recueil en fait d'images、euh, réalisées pendant ce temps-là, d'interviews avec John Lennon. Euh, sur euh, le pas de la Cour、euh, de justice. Donc, ça peut être assez intéressant. Je n'ai malheureusement pas encore vu ce film-là, mais ça a l'air assez. Qui avait été diffusé, je pense, à Télé-Québec Je crois que oui,、euh, ouais. oui. Ce qui nous amène au 26 octobre, on est rendu au 26 octobre. Oui, le 26 octobre, on en avait parlé brièvement la semaine dernière en parlant des Beatles. Le groupe, le 26 octobre 1965, reçoit, devient membre en fait, de l'Empire britannique, Member of British Empire, la fameuse,、oui. la fameuse mention. Et, en fait. et, et c'est confirmé, on a, on a été induit en erreur la semaine dernière, c'est confirmé puisque j'ai consulté un ouvrage de référence qui s'intitule The Complete Beatle s Chronicle, qui donne、euh, jour après jour t o u t e s les Activités auxquelles les Beatles ont participé ou tout ce qui a rapport à eux. Par exemple, ce matin-là du 26 octobre, avant que les Beatles se rendent à Buckingham, Buckingham Palace, George Martin a travaillé sur les mix stéréo des pièces Drive My Car,、uh, Day Tripper, In My Life, If I Needed Someone, Norwegian Wood et Nowhere Man. Entre 10h et 12h30. C'est incroyable. C'est très, très, très, très, très précis. C'est un ouvrage très intéressant pour des animateurs de radio comme nous ou pour、oui. des f é r u s d'histoire ou pour quelqu'un qui est carrément d é r a n g é Un fan des Beatles, <rire> en fait.、Okay. D'ailleurs, c'est drôle, j'ai reçu en cadeau dernièrement l'édition de quelques appareils pièges des Beatles qui est franchement g é n i a l Ah oui ça,、euh, existe, ça? oui, ça existe, Oui, ça existe et c'est assez ardu répondre aux questions. T'as reçu ça、euh, en cadeau Oui, j'ai reçu ça en cadeau.、Ah, oui. euh, c'est excellent. C'est o m m e jeu, c'est vraiment très très plaisant, mais il faut vraiment être un féru des Beatles parce qu'il y a des questions, franchement. Mais toi Alain,、mm -hmm. je suis sûr que tu n'aurais pas de problème, mais c'est sûr qu'il y a des questions du genre、euh, Qui est-ce qui a pris la photo、euh, sur le pas de la porte pour l'album l、euh, a la, l b u m En You e fait, le, le dernier album. C'était Mal Evans, le,、ah, le, ouais. le, le Roadies des、On、Beatles, mais c'est un but de repos. Il y a vraiment、oh, des questions ouais, très compliquées, ouais. mais ouais. un jour je t'emmènerai、ouais. quelques cartes pour、euh, t'en poser. <rire> Ça serait intéressant.、Euh, par la suite, le 26 octobre 1978,、euh, The Police donne son premier concert à Boston. C'était、oui. leur premier concert en terre、euh, américaine également. The Police, qui ont connu un certain succès, plus、euh, dans les années 80, bien sûr, avec、oui. euh, Synchronicity aux États-Unis. Ça a débuté、euh, les, les d e u x premiers albums ont, ont eu pas mal de succès. Ouais, avec、euh, quand même Roxanne, des, des très bons hits.、Ouais. Oh, oui. Euh, Message in a Bottle, ça a beaucoup joué、ouais. à la radio. Message in a Bottle. C'est vrai. C'est une des bonnes pièces. Moi, je, je suis quand même un fan de Polly. J'aime bien、euh, leur son.、Euh, et justement, donc,、euh, Message in a Bottle, c'est une très, très bonne pièce. Les albums sont quand même assez bons. Moi, je te dirais、albums. que, contrairement à toi, moi, je n'aime pas du tout les p o l l y mais j'aime la pièce Message in a Bottle qui est, est intéressante. Bien réalisée.、Oui. C'est quand même、euh, un très bon batteur aussi qu'il y avait d a n le poly. Oui, oui, tout à fait.、Euh, mm. euh, et euh, le 26 octobre 1981, Queen et David Bowie enregistrent Underpost. Donc, un très grand succès de la musique、oui. pop qui、euh, a donné un second souffle un peu à la carrière de Queen、euh, et David Bowie qui entrait un peu dans la période New Wave, donc il fallait,、euh, fallait se remettre、oui. au goût du jeu. Oui, c'est une pièce qui était immensément populaire. Ils ont enregistré ça en Montreux,、oui. en Suisse. Oui, effectivement.、Mm. Et le 26 octobre 1992, Pearl, Jams, Pearl Jam plutôt, enregistre、oui. un nouveau record en vendant 950 000 copies de leur album Versus en, en moins d'une semaine. Donc, ah ouais? euh, parce、ouais. que je trouvais que ce n'était pas beaucoup, 950 000. Ben, en fait,、euh, ben, je ne sais pas si c'est en une semaine ou en une journée, il faudrait que je vérifie mes、ouais. sources, mais、euh, c'est un nouveau record donc, qui a、okay. été établi, mais ça, qui a probablement été battu par la suite、euh, après 1992. C'est pratiquement un million de copies en moins、ouais. d'une semaine, ce qui est quand、ouais. même assez gros. Oui, tout à fait. Donc,、euh, ouais. ben, pour un album, en fait, parce pour un simple, probablement, ça, ça pouvait monter plus que ça.、Mm -hmm. Euh, et c'est ce qui termine, en fait,、euh, la journée du 26 octobre. On continue maintenant avec le 27 octobre、euh, 1960. Benny King enregistre Stand By Me et Spanish Harlem. Donc, bien sûr,、euh, les très grands succès. Classiques.、Euh, o、oh, u i、oui, franchement.、Mm. Stand By Me qui est une des pièces préférées de ma mère puisque quand j'étais au secondaire, je faisais partie de l'orchestre et on jouait Stand By、ah, Me.、Oui? J'étais joueur de tuba, donc je faisais la ligne de basse. et,、euh, et C'était vraiment très, très, très f u n à jouer. C'est une très, très bonne pièce. Qu'est-ce bon que donner son, son titre aussi à un film、oui. euh, célèbre tiré d'une un, histoire de Stephen King e e f f C'est t i v m e e n t c, est, c, est, c est le film préféré d'un de mes amis, d'ailleurs. C'est un, un, un très bon film, en fait,、mm. qui s u nomme h en français、euh, je pense que Secret d'Ado, quelque chose du genre. La, la, la traduction a vraiment été mal faite. <rire> complètement adulte. <rire>、euh, pour, ouais, <rire> pour ce qui est de ce film-là, mais un très, très bon film.、Mm -hmm. Euh, le 27 octobre 1967, c'est la naissance aussi de Scott w h a l a n des Stone Temple Pilots.、Euh, un enfant terrible. Ah、oh、oui, vraiment, vraiment. Qui、euh, n'apprend toujours pas. Non,、euh, non, non. non. D'ailleurs, je crois.、Euh, il ne c o t p a s rien. Non, effectivement, <rire> ben, il, a été,、euh, il a été mis à la porte de Velvet Revolver, qui est、euh, le nouveau ancien Guns N' Roses, oui, si oui, on veut.、Oui. Et depuis ce temps-là, donc.、Euh, Rien ne va plus revenir avec les Stone Temple Pilots. Oui, c'est ça. J'ai vu un spectacle avec des,、euh, les Stone Temple Pilots、euh, il y a deux ans, je、ouais. crois, et i s、oh, c'est pas terrible. Non, pas il, était, terrible. il était allé au Festival d'État à Québec. Oui, on se faisait aussi une petite tournée, mais c'était、ouais. pas, euh, pas excellent. Non, non, non. C'est pas un grand showman, pantoufle. Non, vraiment pas. Vraiment pas.、Euh, par la suite, le 28 octobre、euh, 28 octobre 1956, c'est la deuxième impaction d'Elvis Presley au Watson Evans Show. En même temps, Love Me Tender atteint le numéro 1 du palmarès déclassant Hand Dog qui était au sommet depuis 11 semaines. Oui. <rire> Donc, 1956, c'était la grosse année、oh oui. d'Elvis Presley, quand même, parce que, bon,、euh, succès après succès et apparition télé、euh, qui ont vraiment aidé beaucoup à mousser oui, sa carrière、fait. et euh, récolter une、euh, somme、euh, probablement considérable d'argent. Et、euh, le 28 octobre 1977, c'est un peu、euh, l'anti-Elvis, Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols des Sex Pistols, sort en Amérique du Nord, ça fait 33 ans aujourd'hui.、Oh、oui.、Euh, Bon, un album que moi j'aime bien en fait, puisque ça représente un peu、euh, toute le, le, la haine du punk envers、euh, la société des années 70. Ben, envers,、euh... envers à peu près tout.、Là. Ouais, ouais. Euh, euh... Euh... Moi je suis vraiment pas un fan des Sex Pistols,、là. pas du tout, mais il、euh, faut reconnaître que c'est un album qui a vraiment été important. Ouais, effectivement.、Euh, et qui, qui a amené un changement qui était nécessaire,、ouais. euh, je pense. Sauf que les Sex Pistols, pour moi en tant que musicien, C'est vraiment、ah、non, c est, c est vrai des pires. En fait, on, on compare bien souvent les Sex Pistols aux premiers Backstreet Boys, puisque c'est un, un peu un genre、oui. de groupe monté par Malcolm McLaren.、Ouais. Euh, et euh, franchement, ils n'étaient pas des bons musiciens. Le seul, ouais, seul bon musicien qu'il y avait dans ce groupe-là, c'était Glenn Matlock. Donc,、mm -hmm. euh, c'est. C'est ce que, bien, souvent, les gens concluent. Et les Sex Pistols, qui reviennent encore,、euh, périodiquement, faire des concerts,、ouais. euh, mais ils s'en cachent pas, en fait. Johnny Rotten, entre autres, dit, c'est pour l'argent, tout simplement,、oh ouais. parce qu'ils n ont jamais fait d'argent, a v e c les Sex Pistols、mm -hmm. à l'époque.、Euh, mais bon, c'est vrai que ce que, ce que les membres du groupe ont fait par la suite, entre autres, Johnny Rotten avec Public Image Limited, était peut-être un peu meilleur, un peu plus artistique, en tout cas,、euh, pour ce qui est quand même assez influencé, donc,、euh, Du krautrock allemand. John Rotten était un fan de, de musique allemande、oui. euh, expérimentale et ça, ça se voit entre autres dans l'album Metal Box, deuxième album de PIL, qui est、euh, quand même un assez bon album. Et、euh, le, 29, le, le, oui, le 29 octobre 1944,、oh, c'est. On va oui, aller en pause va... musicale、avant. Ok. Bon, oui, désolé, j'étais dans、ça. la lune. Mais... <rire> Écoute, on va aller en pause musicale avec、euh, des pièces qui,、euh, justement, ont un rapport avec.、Euh, Euh, les éphémérides de, de cette semaine. Dans un moment, on va entendre Meat Loaf. Meatloaf, Je pense que je n'ai jamais fait jouer ça à un classique avant. <rire>、euh, mais tout de suite, on va y aller avec les Wings. Spirits of Ancient Egypt. Vous êtes sur les o n d e s de la Radio Campus. C'est faux. 89 FM. m y o t a b e Classic 89 foot. D'entendre la pièce Paradise by The Dashboard Light, tirée du disque Battle of Hell, paru en 1977 et qui a fait un tabac monstre à l'époque. Mardi de la semaine dernière,、euh, en sortant du concert de Roger Waters,、euh, j'ai été très surpris d'entendre cette pièce-là, à t u tête, au Peel p u b C'était un classique, même si、ouais. ce n'est pas très rock. <rire> Cet album, Battle of Hell, est paru il y a exactement 33 ans aujourd'hui, le 29 octobre 1977. Un de mes amis avait acheté cet album-là parce que la pochette est assez intéressante.、Ouais. Il s'attendait à quelque chose d'extrêmement rock, là, méchant, et、euh, il a été amèrement, très amèrement déçu parce que c'est plein de balades. C'est、euh. ce qui m'est arrivé aussi、oh. euh, avec m i e k l o o f Mettons que la, la pochette et s le nom p o r t e à confusion. Non, c'est vraiment pas représentatif de, de ce que c'est. Mais m i e k l o o f reste quand même、euh... un genre d'icône mythique, justement, grâce à cet album-là. Oui, tout à fait. Au fond des rockers et tout. D'ailleurs, il a participé au film、euh, de, de Tennis s o u l d e e and The Pick of Destiny de Jack Black et Kyle Gass, où il jouait le père de Jack Black. En tout cas, bref,、euh, une petite, petite apparition où il chantait. C'était intéressant.、Oui. Mais j'aime mieux sa fille que lui. Sa fille qui est mariée avec Scotty a n Scotty Anne, je trouve de que c'est une très、Dan、jolie、Franks. demoiselle avec de très beaux cheveux. <rire>、voilà. Juste avant Meat Loaf, on a entendu les Wings avec la pièce Spirits of Ancient Egypt qui nous rappelle la fameuse série de films d'horreur de La Momie qui a débuté dans les années 30 avec Boris Karloff et qui a même fait l'objet de quelques remakes. Les dernières décennies, mauvais remake d'ailleurs.、Euh, Spirits of Ancient Egypt、euh, nous vient de l'album Venus and Mars de 1975 et elle est chantée par d a n n y Lane qui célèbre aujourd'hui même ses 66 ans.、Et、effectivement, c'est la chose qui m'a échappé tout à l'heure. <rire> Le 29 octobre. 11h48. Et qu'est-ce qui s'est passé? On est rendu à la journée du 29 octobre, si je ne me trompe. Oui. e、eh、t bien, comme tu le disais, c'est、euh, l'anniversaire de d a n n y Lane, 66 ans aujourd'hui.、Euh, par la suite, le 29 octobre 1963, les Holies commencent leur première session d'enregistrement, qu'elle a menée, bien sûr, à la sortie de leur tout premier album. C'était le 29 octobre 1963. Il y a l'ISQ, e u e bon, je ne connais pas les albums, mais je connais certaines des pièces comme Umbrella et des choses comme ça, qui est quand même assez bon. Un groupe.、Euh, euh... Oui, c'était plus un groupe à, à, à single, à 45 minutes. Oui, q e o u c'était ça, à succès,、mm -hmm. euh, succès radio. Ouais, je pense que c'est un groupe qui était managé par Mickey Mouse, qui lui、euh, prônait vraiment、euh, le, le, le, le format 45 m o n u t e s Oui,、tours. tout à fait. Il、ouais. faisait la même chose avec les Yardbirds. Ouais, effectivement, ce qui a fait que les Yardbirds n'ont jamais lancé d'album.、Euh... Intendu, et, d'album. t pas un album, si on veut. Oui, m a i s quand même,、euh, Roger the Engineer est un,、euh, est ouais, un album est、euh, qui, qui est nécessaire.、Euh, mais c'est vrai que c'est pas un groupe、euh, vraiment qui s'est démarqué de par ses albums. Effectivement. Ben, c'est un peu comme le, le cas des Zombies, en fait. S'il y, si, si, y aurait pas forcé、euh, CBS à leur、euh, permettre d'enregistrer Odyssey and Oracle, il n'y aurait jamais eu d'album des Zombies euh, euh, euh, proprement dit. Oui. Euh, et euh, par la suite,、euh, le 29 octobre 1971 marque le décès de Dwayne Allman dans un accident de, mot de motocyclette,、oui. euh, donc euh, membre des Allman Brothers, oui, bien sûr. Euh, qui, euh, et à ce moment-là, le groupe était pas mal、euh, à leur sommet、euh, mm -hmm. euh, de popularité,、euh, leur sommet artistique aussi.、Oui. Et ce qui est,、euh, ce qui, ce qui est bizarre, c'est que presque un an, jour pour jour après,、euh, un autre membre des.、Euh, Euh, des, des, des Allman Brothers、euh, s'est tué en moto. Lui aussi est、ah, quasiment、oui. au même endroit que、oui, uh, Dwayne Allman.、Oui, C'est une coïncidence、oui. euh, assez intéressante. Et, il, suivait, il suivait des、euh, camions de trop près. Oh, c'est、oui. spécial, mais c'est un peu comme、euh, les. En tout cas, non, je, je te raconterai ça. C'est une histoire assez, assez étonnante.、Euh, <rire> donc, par la suite, en 1975, a v e c 9 octobre, John Baez、euh, rejoint Bob Dylan dans、euh, sa revue、euh, Rolling Thunder. <rire> Tourné très、euh, sans dire chaotique. Oui, on pourrait dire chaotique.、Euh, oui, C'était pas,、euh, pas mal le rock'n'roll comme tournée. Il était mais... il entouré en fait, de ses bons amis. Oui, mais,、euh, il était très imbibé. Oui, ça ne m'étonne pas de lui. Donc, à cette époque-là, il était euh, très. Il、euh... était Zulparty. Oui,、oh, pas mal. Il, il s'en permettait beaucoup dans ouais, les années 70.、Ouais. C'était un peu à peu près dans les mêmes années où il y avait eu le concert à Fort Bangladesh, à moins que je me trompe. A,、euh, eu... concert, euh, concert du Bangladesh,、euh, c'était en 71. Ah, c'était au début、ouais. des années 70. Oui.、Ouais, c'est ça. Déjà là, il, était,、euh, il commençait à être un peu. l、euh, e Rolling Thunder Review s'était arrêté、euh, ici, au Québec,、euh, particulièrement au Colisée de Québec. Ah, oui. Oui. C'est quelque chose que. Ben, ça, ça devait valoir la peine de le voir. Question de,、oh, de, dire, de oui, pouvoir dire、ça. que j'étais là. J'ai vu Bob Dylan lors de la Rolling Thunder Review. <rire> Et par la suite, le 29 octobre 1991, les trois membres de Pink Floyd sont blessés dans un accident de course au Mexique.、Oui. Euh, si je me souviens bien, je pense que c'était. C'est des amateurs de qui... course automobile. Oui.、Euh, oh, ouais. Il i Ils aimaient bien la course. Je pense qu'il y a v a i t un accident, donc, sur le. Sur la piste, et eux, peut-être, étaient dans. Je sais pas, un coin de la piste. J'ai lu l'autobiographie、euh, euh, du batteur il y a、ouais. quelques années,、euh, c'est pas, pas quelque chose qui m'avait、euh, marqué. Euh, non, je ne crois pas. C'est vraiment quelque chose qui,、euh, qui a été très.、Euh, en fait, ils n'ont pas été blessés grièvement,、mm -hmm. c'est ça qu'il faut dire, p o u r Peut-être quelques légères coupures, mais pas de quoi vraiment annuler une tournée n o n quelque chose du genre. On poursuit maintenant avec le 30 octobre.、Oui. Euh, donc, euh, ce qui est à dire samedi demain.、Euh, le 30 octobre 1939, c'est la naissance de Grace s Lick,、oui. qui oui. célébrera demain ses 71 ans. Une femme absolument fascinante. Oui, donc、euh, qui, franchement, euh, euh, a eu un, alors, en fait,、euh, eu un apport important dans l'histoire du rock. o、oui, u qui, qui a, a encore. Qui a eu une vie très rock'n'roll. D'ailleurs, je l'ai dit l'autre fois. Euh, je vous conseille fortement son autobiographie, s o m e b o d e t du Love. Oui,、euh, en fait, je vais essayer de mettre la main là-dessus,、ouais. éventuellement, pour pouvoir、euh, faire un peu de lecture. Ça, ça va être,、euh, je crois, que ça va ê très e t r intéressant.、Oh, oui, absolument. C'est surtout drôle quand elle raconte、euh, le, la fouet où elle est allée voir Jim Morrison pour faire l'amour avec. Ah oui, ouais, elle s'est présentée tout simplement.、Oh, oui, tout simplement. Ben, à cette époque-là aussi. <rire> C'est bref. Ça,、euh... <rire> ouais, mm. une, ça doit être une belle histoire. Oui.、Oh, okay. Et、parlant justement de Jim Morrison, le 30 octobre 1970, il est condamné à six mois de prison et 500 d'amende pour avoir montré ses parties lors、euh, d'un concert、euh, devant un public. Oui, à Miami. Il s'était、euh, complètement dénudé et、euh, ça a v a i t fait s c a n d a l e Mais ça, on n'est pas sûr de ça. Parce qu'il y a des gens qui se disent il n'y a pas de preuves p h o t o pas de p r e u v e v i d é o En fait, c'est la police, tout simplement, qui a décidé de rentrer dans le bar. C'est ça, exactement. En faire,、euh, en faire un, un exemple. En fait, ça s'est passé dans un, un aréna qui avait été.、Euh, Euh, la capacité avait été dépassée de beaucoup.、Ouais. Donc, c'était une、euh, façon d'arrêter le concert. C'est ça. Et en plus de ça, c'était une figure de p r o u e de la jeunesse et c'était une façon de, de, de faire euh, euh, tout simplement là, pour.、Euh, Passer u a m e s ç a g Oui, c'est ça, exactement. Ce qu'on a fait à Rocky e r i c k s o n je parlais de Rocky e r i c k s o n、euh, l'année dernière, il a sorti un disque au début de cette année.、Mm -hmm. Rocky e r i c k s o n qui a été jeté en prison et qui s'est ramosé à l'asile. Euh, pendant quelques années,、euh, il s'est fait p r e n d r e avec un joint.、Oh、oui, des fois, est il est vraiment. Il a des... décidé d'en faire un exemple euh, et euh, ça a gâché sa vie complètement. Ben, un peu comme ce qui est arrivé avec Chuck Berry aussi, qui avait、mm -hmm. été arrêté.、Euh, donc, pour, euh, en fait, c'était pour avoir、euh, tout simplement voyagé entre deux États avec une f e m e u i c'est Quand l'establishment décide de se mettre sur le cas de, de quelqu'un, un rocker qui représente、euh, l'anticonformiste ou quoi que ce soit,、euh, ça, peut être assez, ça peut avoir des résultats.、Euh, a s s e、euh, z dramatique.、Mais、du côté de John Lennon, c'est la même chose. Justement,、mm -hmm. il a été poursuivi. On a essayé de le déporter pour essayer、ça. un peu de le faire taire. Et... Avec un gouvernement républicain. Oui, assez, oui.、Euh, assez intense. Il faut dire qu'il y avait la guerre du Vietnam et tout, donc、oui. ça n'aidait pas pour,、mm -hmm. pour la position du gouvernement.、Euh, mais Jim m Orson, r i qui n'a jamais fait de prison par rapport à mort, <rire> ça, il t i est mort il... t C'est ça, c'est que、euh, lorsqu'il a été déclaré coupable, tout simplement, son, on a payé une caution. Pour、mm -hmm. qu'il reste en liberté jusqu'à ce qu'on passe en, en appel. Il s'est en allé à, à Paris、euh, et il est mort, tout simplement.、Ouais. Donc, Effectivement, C'est ça. Il a échappé de cette façon-là, si <rire> on peut dire. Si on peut dire. <rire> c'est <c> affreux. <rire> Le 30 octobre 1977, c'est la première du film Kiss Meets the、oui. Phantom of the Park. Oui, et je m'en rappelle très bien. Oui. C'est un très, très, très mauvais film, mais moi, en tant qu'enfant, quand c'est sorti ce film-là, on était tout、euh, un paquet d'enfants, là. Euh, devant la télévision, yeah, à regarder sûr, ça. e t puis,、euh, on trouvait ça vraiment bon, là. Oui, o、oui. c'est,、euh, je l'ai revu plusieurs années plus tard. e、hey, t c'est extrêmement mauvais.、Hey. Mais pour les enfants, c'est très bon. Ma fille adore ce film-là. Ben, j'imagine, ça doit frapper beaucoup l'imaginaire. o、oh, u、oui, tout à fait. Pour les enfants, c'est très bon.、Euh, pour les adultes, c'est extrêmement g r i s i b l e C'est、oui. minable. d'ailleurs, il y avait eu, u、euh, n e parodie de ça, ben, une parodie, en fait, c é t a i t dans l'émission Family Guy, euh, où, euh, donc, euh, le personnage principal veut absolument pas manquer le Kiss Christmas Special, et donc, c'est spécial de Noël de Kiss, et où,、euh, genre, il règle des problèmes du Père Noël en jouant de la guitare, et,、euh, Donc, le Père Noël tombe dans un nid de ptérodactyle. Là, ils savent que le ptérodactyle n'est pas capable d'encaisser de,、euh, de, le son d'une guitare électrique. Donc,、euh, c'est vraiment dans, dans le même genre que ce film-là, que、okay. je n'ai pas encore vu, malheureusement,、okay. mais que je vais essayer de trouver、mm -hmm. incessamment. Je trouve qu'ils、euh, doivent avoir des copies. Ils doivent en vendre quand même. Si ça、mm -hmm. se vend, c'est sûr qu'il y a des copies de ce film-là, quelque part. Du côté de Kiss, c'est、oh, soit û r、oui, que oui, quelque oui, chose qui s e v è r e Oui, soit oui, existe.、Oui, oui. Il va en avoir.、Oui. Ça existe en, en DVD du moins.、Ouais. Blu-ray, je sais pas, là, mais en DVD, ça existe. d o n ça vaut la peine、euh, de mettre la main là-dessus. <rire> c'est très drôle. Oui,、ah, vraiment.、Euh, en 1986, les Beastie Boys lancent License to Hill, leur tout premier album. Ça,、euh... ça aussi, c'est un classique. e s t un、euh, C'est un,、ouais. un album qui a, je dirais, bon, pas, pas révolutionnaire parce qu'il y en avait d'autres déjà avait qui avaient déjà mélangé le rap au, au, au rock et au、ouais. m é t a l Euh, mais c'est un album qui a, qui a eu un impact assez, assez remarquable. Et c'est dans les premiers albums aussi réalisés par des Blancs,、euh, mais、mm -hmm. qui, qui, qui vraiment vaut la peine en fait, d'être écoutés,、oui. si on veut.、Euh, mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a un mélange assez,、euh, assez important du rock. D'ailleurs, la, la toute première pièce, on a un mélange de Sweet Leaf de Black Sabbath avec、euh, une pièce de.、Euh, De Led Zeppelin également. Donc, la ligne de, de batterie de Led Zeppelin et la ligne de guitare de Black Sabbath. Donc, c'est vraiment et, <rire> hyper intéressant. Et, et Kerry King a participé à cet album. Enfin,、oui. solo sur、euh, No Sleep Kill、euh, Brooklyn. Oui, c'est vrai, effectivement. Donc, un album a, a, important à avoir, à écouter. D'ailleurs,、mm -hmm. je l'ai réécouté la semaine dernière. Justement, j'ai la chance de l'avoir, une copie vinyle. Euh, également, euh, pour les, les fans des BC Boys, il y a aussi p o s e Boutique qu'on n'a pas oublié. Des, des échantillonnages des Beatles, entre autres.、Mm -hmm. Ils se retrouvent là-dessus. Euh, et euh, le 30 octobre 1988, journée importante dans l'histoire du rock, puisque Kurt Cobain brise sa première guitare sur scène. Donc, un, une... Il fait un p e t e t o w n s h e n de d lui. Oui, effectivement.、Ouais. c'est un truc qui allait、euh, se répéter、euh, du côté de Cobain, entre autres,、euh, bon, pour、euh, démontrer sa haine, mais également, il disait que c'était une façon de ne pas faire de rappel par la suite. <rire> Donc, si t a s plus l'instrument, <rire>、euh, tu peux pas faire de rappel. Mais c'est un peu dommage de se dire. Toutes les, les Jaguars,、euh, les guitars, j a g u a s J'ai déjà vu aussi se lancer et,、euh... dans la batterie. Oui.、Oh, Oui, c'était assez intense. Oui, ça, c'est ce pas de bonne idée.、Là. Ce que faisait Nirvana, c'était. En fait, il y avait de who qui était, qui était passé maître là-dedans. On pensait,、ouais. juste justement, à l'incident qu'il y avait eu,、euh, quand, quand Kate Moon avait mis des explosifs dans, dans、mm -hmm. l'ampli de Pete Townsend. Nirvana était un peu de ce genre-là. même que, parfois, j'ai vu dans, dans le, le film From the Mid-American of the Wishcar, h、euh, qui était、oh, sold out tonight, je veux dire, Nirvana,、euh, donc, qui avait été fait à la fin des années 90. C'était des extras en concert et tu pouvais voir q u e Cobain et Chris n a v o s o l i k le bassiste, j o u a i e n t au baseball avec les restants de basses、ouais. et de guitare. Donc, c'était, Mais, ça pouvait être dangereux. Mais, Pete t o w n s h e n d faisait ça aussi. Ah, ouais, ouais, ouais. c'est vrai, lui, il aimait bien. C'est lui qui a inventé ça. Oui, ça a été le premier. Lui, avec la, la formation de Move aussi. Aimait、euh, bien détruire、euh, tout ce qui était sur scène, des plasmatiques, on fait ça.、Ouais. Il y a un paquet de monde qui faisait ça. Qui s t e pas? Cette année, i faisait ça aussi. Casser oui, sa guitare. Effectivement.、Oh, casser、oui. sa guitare, à p e u p r è s à tous a, les c o n c e r t s Il y a plein de gens qui, qui, ont, qui ont cassé. J'ai vu Richie Blackmore aussi avec Rainbow casser sa guitare. C'est vrai. Il y a plein de gens qui ont. Qui il, ont faut fait pas, ça ça, il faut rappeler aux gens que ce s t pas nécessairement Nirvana qui a inventé non, ça. Non,、ils、non, ont, non. Ils o n t juste ramené au goût du non, jour, en ça, fait. Il y avait, entre autres, une chose que je trouve très drôle, c'est que lorsque. J'ai été, dans mon adolescence, un fan du groupe Green Day. Parce、oui. que bon, c'était de mon âge et tout. Et j'aime ai, dire aux gens, la journée où Green d e a t a essayé d'exister tel l e qu'ils étaient, c'est la journée qu'ils ont arrêté de briser leurs instruments sur scène. Parce qu'eux aussi, on fait ça en hommage au Who, pas nécessairement à Nirvana. Euh, et euh, maintenant, donc, c'est vraiment plus ça. Ils jouent avec leurs instruments en noir, et bien en noir, et il faut conserver la Gibson, l e s p a l telle qu'elle、mm -hmm. plutôt que de briser un instrument.、Mais、bon. Ça,、euh, c'est très malheureux.、Euh, et le 30 octobre 1995, David Bowie, Tom Donahue, Gladys Knight, In The Pips, Pete Seeger, Jefferson Airplane, Little w i l l i e John, Pink Floyd, The s h i r e l l et des, Les Velvet Underground sont introduits au Rock'n'Roll Hall of Fame. C'était、ouais. une très, très bonne année pour ce qui、euh, est, est de. C'était assez,、ouais, assez éclectique、euh, ouais. quand on voit comme Pete Seeger, qui est un chanteur de folk,、ouais. euh, qui est à côté du Jefferson Airplane. Euh, Pink Floyd.、Euh, quand même, David Bowie était assez chanceux d'être、euh, intronisé comme ça、euh, assez rapidement. Parce、oui. que Black Sabbath, ça a, pris,、euh, ça a pris beaucoup plus de temps. Oh oui, ça a, ça a pris fait, du temps、euh... maudit.、Oh oui, euh, Kiss, a n'a jamais été fait. Non.、Euh, donc, Rush、euh, non plus. Et, et c'est ça qui est, qui, est, qui est pathétique du Rock'n'Roll Hall of Fame, qu'on ne peut pas prendre ce, ça au sérieux de nos jours, c'est qu'ils ont intronisé Madonna. Oui, effectivement.、T'sais? Alors que、euh, Black Sabbath, y, Ils、ont niaisé là, avec、ouais. ça là, pendant très, très, très, très longtemps. Kiss, ça n'a jamais été fait. Alice Cooper, ça n'a jamais été、non、fait. C'est ridicule. Rush, ça n'a pas été fait. Lorsque Metal l i c a a été étonnisé, Kirk Hammett, le guitariste,、euh, a dit、euh, Moi, je ne comprends pas pourquoi nous autres, on est là, puis que Kiss, puis Rush ne sont pas là. Ouais, exactement. Qu'est-ce que Madonna fait là、ouais, C'est complètement ridicule. Il faut souligner que les gens derrière le, le, le, le Rock'n'Roll Hall of Fame、mm -hmm. sont les éditeurs, créateurs du Rolling Stone Magazine qui sont quand même assez. Pop et ils aiment bien leurs amis, disons.、Ouais. On peut dire ça comme ça, et、ouais. donc ils vont offrir des postes à plus à leurs amis. C'est pour ça que Bruce Springsteen、euh, intronise à peu près une personne par année、euh, ouais. au Rock'n'Roll of Fame, alors que b、bon, o ne j dis pas qu'il n'y a pas sa place, mais quand même, il pourrait la laisser à quelqu'un d'autre une fois de temps、ouais. en temps.、Ouais. Il y avait eu aussi,、euh, il n'y a pas si longtemps, en fait, l'an dernier, pour célébrer les 25 ans du,、euh, du musée, justement, un concert.、Euh, Concert de cinq jours, en fait, cinq, cinq soirs de concert avec différents musiciers. Il y avait eu、euh, justement Ozzy Osborne u qui avait joué avec Metallica sur scène, Lou Reed qui avait joué avec Metallica、euh, sur la scène,、euh, le retour de Simon Garfinkel qui a mené à la tournée qui, malheureusement, je ne sais pas, ça. Il、ouais, s'est passé、jour. quelque chose, là.、Euh, le, ça ça s'est interrompu, là. Mais.、Euh, C'est intéressant pour ce qui est de l'histoire, le rock'n'roll à la fin, mais c'est vrai qu'une fois de temps en temps, ils font des choix vraiment. Non, C'est vraiment clownesque. Oui.、Euh, ouais. euh, si tu regardes cette année, là, les personnes, les, les lauréats, si on veut, et les chanteuses r chanteuses disco là-dedans, c'est、ah, vraiment.、Ouais. C'est qu'étienne, ça n'a aucun rapport avec le rock'n'roll. Je m'excuse, mais du disco, c e s t pas du rock.、Là. Non. e f n t l l e s o n t pas d Madonna, non, a f f a i r e là. Madonna, elle n'a jamais fait de rock. De jamais, rock. jamais, jamais, jamais. Qu'est-ce qu'elle a fait dans le Rock and Roll h a f f a C'est ridicule. Alors que Kiss n'est même pas là. C'est ça. ça je veux dire, Exactement.、Euh... C'est très dommage. Ce qui nous emmène, cette triste note nous emmène au 31 octobre. Oui, le 31 octobre 1970, c'est le mariage de Michelle Phillips, des Mamas et des Papas, et Dennis Hopper. <rire> elle, mariage que d u r a i t lui t moi. s elle, elle les aime pas très reposants. Oui, <rire> non, c'est ça. Exactement, un peu euh, donc, euh, à l'image de Bijou Phillips aussi, la fille de,、euh, non pas de m i c h e l l Phillips, mais de l'autre e n f a De John Phillips. John Phillips qui est、euh, mon même famille, e l l e non plus, qui, qui, qui a l'habitude de prendre des hommes assez,、euh, assez durs. <rire>、euh, mais le, le mariage, bref, avec d e n i s s o p p e r de m i c h e l e Phillips, a duré huit mois seulement. Ils、ouais. se sont、euh, séparés assez rapidement. C'est d n genre de c h e r avec、euh, Greg Goldman. Oui. Ça a pas ça a duré, duré deux très semaines. Très je pense. C'est ça, <rire> exactement.、Euh, en fait,、euh, la, la blague avec Greg Allman et Sheriff, on dit que Allman a tout simplement dégelé. Et il s'est rendu compte <rire> de qu ce qu'il avait fait. Et par la <rire> suite,、euh, rapidement annulé.、Euh, le 31 octobre 1988, dans le cadre d'une soirée d'Halloween, David Gibson tente de joindre les esprits de Sid Vicious et Liberace pendant une séance de spiritisme. Tu s a c'est qui mec ça? Debbie Gibson. Ouais, Debbie Gibson.、Ouais, J'avais oublié、a. ça, Debbie Gibson. Et je, comprends, je comprends Sid Vicious, mais c'est Liberace, moi, que je ne comprends pas vraiment. En fait, dans、peine. le cas de Debbie Gibson, je comprends plus Liberace、ah ouais? que Sid Vicious. a、ouais. Elle était p l ghettène. a i k e t o u a i ouais, quand、oh, même.、Ouais. Ouais. Ouais. Euh, C'était une petite chanteuse, là,、ouais. euh, pop k e t è n e s i Vicious,、mm. euh, ouais, non, c'est vrai, Debbie Gibson. J'avais un autre Debbie en tête, pour ça. Ah, OK. Mais oui, c'est vrai, David Guisse. J'ai le visage en tête, je me rappelle exactement c'est qui. <rire> Et、euh, finalement, pour terminer, le 31 octobre 1998, c'est le lancement de la tournée Psycho Circus de Kiss,、oui. sous le thème de l'Halloween. c e s t un grand bal d'Halloween.、Oui. Et、euh, l'ouverture, c'était très concept. L'ouverture de ce concert-là était réalisée par les Smashing Pumpkins.、Oui. <rire> Donc, euh, vraiment, il、euh, n'y a rien qui arrête Kiss、oui. dans leur concert. J'ai vu ce fameux euh, concert. Euh... Un, un, un des spectacles de la tournée, Psycho Circus,、mm -hmm. ici à Montréal. Et、euh, ça semble avoir fonctionné pour tout le monde, le fameux, fameux、euh, effet 3D. Oui, s Pour moi, ça n'a absolument pas marché. Ça n'a pas fonctionné. j a i rien vu de 3D.、Ah, vraiment ça prenait des lunettes que j'ai p e r d u d'ailleurs, depuis. Euh, et euh, tout le monde faisait Waouh! Et moi, ça n a m a r c h é absolument pas. C'est vraiment dommage parce que, oui, ce qui p a r a î t c'était assez génial. Mais q u e qui. qui、ah, que é t a i t original.、Oh, oui, c'était、ouais. très, très original. Euh, donc, il、euh, faut dire qu'à cette époque-là aussi, il fallait con concurrencer avec l'écran géant de YouTube, des、mm -hmm. choses comme ça, et eux se sont accueillis vraiment avec un peu de s a c r c quelque chose、euh, de brillant. Oui. Oui. Donc, en général, ils sont très brillants, Kiss.、Okay, oui, euh, côté euh, non, non seulement marketing, mais c'est vraiment artistique là, de dire une、oui. présentation de, de, comme ça sur scène.、Euh, de ce côté-là, ils ont t o u j o u r d'ailleurs, juste le maquillage,、euh, les habits,、oui. c'était déjà une idée géniale et ils se renouvellent à chaque fois en faisant des trucs vraiment très, très.、Ouais, c'était、cool. un groupe très、euh, sous-estimé, Oui, okay. ok, oui. Merci beaucoup, Simon. Ça fait plaisir. N'oubliez pas que Simon anime aussi l'émission La Saveur du Moment, les jeudis à 21h. Et aussi, tu participes à deux autres émissions、euh, en tant que chroniqueur. Oui. C'est-à-dire l'émission du matin, Assemblage r e q u i s Tu présentes la chronique euh, euh, Phénomène. Phénomène. Et l'émission du midi avec Dany. n Oui.、Euh, les scouts de l'Internet. Je,、oui. je fais un tour、euh, rapidement de l'Internet pour、oui. dire qu'est-ce qu'il y a de nouveau la semaine. Merci beaucoup, Simon. Midi 6. Vous êtes à l'émission Rock Classique, bien sûr, en compagnie d'Anna Lafer, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente un spécial Halloween, bien sûr, afin de souligner cette fête des plus rock qui a lieu ce dimanche. Dans un moment, on va entendre Judas Priest avec une pièce appropriée. Mais tout de suite, justement, on écoute Kiss avec la pièce Psycho Circus sur les ondes de la Radio Campus. La station du m i l o m a n é la seule à faire tourner du vrai rock à t o i l e t v i e n n e c'est Faux 89.1 FM.、Mmh. Voici maintenant votre capsule InfoCampus. Le service d'aide à l'apprentissage et à la gestion des études vous propose un atelier qui vise à vous outiller dans la planification et la réalisation de vos travaux universitaires. Au menu, étapes de réalisation, évaluation de la qualité des sources, risque de plagiat, répartition du travail dans la session, utilisation des marqueurs de relations et plus encore. Veuillez noter que la formation est offerte le 5 novembre prochain au coût de 3 et que l'inscription est obligatoire. La Ligue universitaire d'improvisation organise un match spécial le lundi 1er novembre à 19h30 à la Chasse-Galerie. Louis-Étienne Villeneuve, vice-président en communication, explique. On reçoit le kick de l'Université Laval. En fait, c'est cinq joueurs de différentes ligues, parce que là-bas, il y en a trois, qui se sont rassemblés. Ils vont avoir un coach.、Euh, ils vont venir. C'est une formule de match habituelle pour la lutte. On n'a pas une équipe standard, on a une équipe composée、euh, en fait d'un mélange de, des différentes équipes. L'an dernier, on avait u n e rencontre avec le KIC k et ça avait été le, plus,、euh, le, le match spécial qui avait le plus levé dans l'année. L'activité est offerte gratuitement. M. Yves Winkin, professeur d'anthropologie de la communication à l'École normale supérieure de Lyon et professeur extraordinaire d'anthropologie urbaine à l'Université de Liège, tiendra une conférence de presse le 29 octobre prochain à midi. M. Winkin montrera comment ses travaux sont fondés en théorie sur la vision orchestrale de la communication et en matière de méthode sur l'ethnographie urbaine à la Goffman. L'activité se déroulera au local 1050 du pavillon Michel Sarrazin. Finalement, au Vox Pop, on vous a demandé ce que vous comptiez faire de votre semaine de relâche. s e de relâche, l'étude,、euh, repos et étude, puis、euh, travailler un peu. Moi, je vais sortir. Et dormir. Oui, moi, dans la semaine de r e l â c e je pense aller jouer au golf,、euh, finir mes études et puis、euh, m'amuser beaucoup. Moi, pendant la semaine de r e l â c e je vais travailler, étudier et dormir. Je reste Trois-Rivières. Moi, dans le fond, je viens de Trois-Rivières, alors je, je reste à l région, travailler, profiter de faire des travaux, études, tout, tout ce qu'un bon élève va faire. C'était votre capsule InfoCampus. Cette année, prenez le sentier de la victoire. Faites l'expérience de l'excellence. Vivez les Patriotes de l'UQTR. Vendredi 29 octobre, les Patriotes soccer affrontent l'UQAM au caps de l'UQTR. Féminin 18h30, masculin 20h30. Dimanche 31 octobre, les Patriotes soccer affrontent Concordia au caps de l'UQTR. Féminin 13h, masculin 15h. Les Patriotes de l'UQTR, une tradition d'excellence. UQTR.ca, baroblique, Patriotes. Vous cherchez une ambiance unique pour votre événement, lounge, jazz, ambiant ou trance, que ce soit pour vos parties de bureau, 5 a s s e t corporatifs, un lancement, un vernissage ou une inauguration, le b e d z e n c'est le trio qu'il vous faut. Pour information et booking, s t u d i o s t é r e o c o m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 Surveillez chaque semaine les prix imbattables sur les nouveautés lecture et profitez du mardi au jeudi des prix choc sur les nouveautés musique et vidéo. Archambault et Archambault.ca, la culture du divertissement. Christian Laflamme nous présente le nouveau son de son projet, Les g o r i l l e s aux Mains Rouges, maintenant disponible en mini-album chez Archambault et au Colimaçon Centre-Ville Trois-Rivières. Pour plus d'informations, r i v e r n a t i o n c o m barre b o les i q u l e g o r i l l e s aux Mains Rouges. 8 y o u r e in for surprise!You're in for a shock!In London town streets, when there's darkness and fire, when you least expect me, and you turn your back, t By the wall, I laugh when I'm creeping, but you won't hear me at all. Oh, hear my warning never turn your back on the rip off. You'll soon shake with fear, And never knowing if I'm near. Avec un de leurs nombreux classiques, The Ripper, tiré du non moins classique Sad Wings of Destiny, leur deuxième album qui est paru en 1976. Juste avant ça, on a entendu Kiss avec la pièce-titre de leur album Psycho Circus qui est paru en 1998. Et aujourd'hui,、euh, plus tôt, le 31 octobre, il y a exactement 12 ans, c'était le début de la tournée de spectacle 3D Psycho Circus de Kiss. Midi 20, vous êtes à l'émission Classique en compagnie d'Anne L'Affaire, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente un spécial Halloween afin de souligner cette fête des plus rock qui a lieu ce dimanche. On va y aller avec évidemment des pièces qui sont tout à fait appropriées à l'Halloween. Dans un moment, on va entendre Girls School avec Race with the Devil. Ainsi que Van Halen, qui v ont n o u s p a r l e r comme ça de la création d'un scientifique fou. Mais tout de suite, on poursuit avec l e s Hollandais de Focus, Hocus Pocus, sur les ondes de la seule station diffusée du Rérogatoire e i Viens, C'est Fou! 891 FM! Son s t Les Gorillons Mains Rouges, maintenant disponible en mini-album chez Archambault et au Colimaçon Centre-Ville Trois-Rivières. Pour plus d'informations, r i v e r n a t i o n c o m Les Gorillons Mains Rouges. Vous êtes étudiant dans le domaine de la santé? La Banque nationale vous accompagne pendant vos études et vous offre un programme financier avec de nombreux avantages. Conçu pour vous et adapté à votre réalité. Rendez-vous à votre succursale sur le boulevard Jean-23 et découvrez comment financer vos études en toute simplicité. Profitez d'un compte bancaire sans frais et bien plus encore. De plus, courez la chance de gagner un fabuleux voyage au Mexique. Pour tous les détails, visitez banque-delassanté.ca. La Banque nationale, votre partenaire durant vos études. Notre mission, pour vous, avec vous. Les étudiants de l'UQTR sont notre raison d'exister.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 C'est fou ça. 89 1 Avec Race with the Devil, une pièce qu'on retrouve sur leur premier album Demolition de 1980. Race with the Devil, qui est une reprise en fait de la formation Gone, une formation de la fin des années 60, début 70, que j'ai déjà présentée il y a quelques années dans ma chronique groupe obscur ici à A c l a s s i q u e Juste avant ça, on a entendu Van Halen avec Tomic Punk, c'est tiré du premier album homonyme du groupe. Véritable chef-d'œuvre, paru en 1978. Au début du bloc, on a entendu Focus, les Hollandais de Focus avec Hawk's Focus. Leur pièce, probablement la plus connue en carrière, s'est tirée de leur deuxième album, Moving Waves, paru en 1972. Midi 34, vous êtes à l'émission c l a s s i q u e en compagnie d'Alain l a f f a v r e une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente un spécial Halloween afin de souligner cette fête des plus rock qui a lieu ce dimanche. Donc, je vous présente uniquement des pièces de circonstance, des pièces appropriées. Dans le prochain bloc, on va entendre les ou, justement, nous parler du Dr. j e k y l l et Mr. Hyde. On va entendre Steppenwolf nous parler d'un monstre, mais tout de suite, On écoute les Montréalais April Wine, Whipping Widow. Vous êtes sur les ondes de la seule station diffusée d u v r a i r o c k à Trois-Rivières. C'est fou! 891 FM. r e e i n g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 Les patriotes de l'UQTR, une tradition d'excellence. UQTR.ca, baroblique, patriote. Hey, Mathieu! François-Olivier! Hey, Matt, peux-tu bien me dire pourquoi il y a un 10 roues dans le stationnement? Il y a plein de garnettes dans notre bureau? Ben、depuis que j'ai entendu dire qu'Assemblage Rocky qu construisait e n notre journée avec des matériaux de qualité, ben, je fais livrer un camion de g a r n o t t e s et un camion de béton par semaine. Juste pour aider, je suis f i n de même. Matt, Matt, mat, Matt, Matt, Depuis le temps que tu animes cette émission-là, tu n'as jamais pensé que les matériaux de qualité c é t a i t les crânes de cœur et la musique? Ah, ça, <rire> ça a bien de sens comme c'est la grève, ça.、Hey, Puis、euh, toute ta patente, là, ça nous a coûté combien, ça? Hey, man, qu'est-ce que t as mangé à ma tête? Tu sens bon, là? Assemblage requis, du lundi au jeudi, de 7h à 9h à Cifo. Assemblage requis pour toi aujourd'hui! Le Canadien peut marquer 4 buts, plus de n 8 au moins. Hey, waouh, ben bonne ta bière, c'est quoi? f e s ta brou. f e s ta quoi? f e s ta brou. Quoi ça? Moi qui l'ai faite.、Hey, comment tu fais ça? Tu v o i s c h i z 20 bières à 3 r i i è r e s tu choisis un kit, c'est super facile. T'as fait directement chez vous. a h ouais, c'est cher! Ben non! C'est ça qui est le fun, pis en plus, c'est bien meilleur que ce que tu bois d'habitude. On peut même faire du vin. c'est pas si simple le temps des fêtes pis nos parties, ça! 20 bières, 3 r i v i è r e s 5437 Boulevard des Forges, 3 r i v i è r e s C'est fou, ça. Sur le net, aussifou.ca. I, I, I Someone is spending my money for me. I got, I never see. In all things I do, he interferes. All I know is trouble as i t h Susie and Biz.、Mm -hmm. Mr. Hyde, Mr. Hyde, Mr. Hyde, Mr. Hyde. Character changes, my whole mind and body rearranged. Strange t r a n s f o r m a t i o n take s place in me. Instead of myself, everybody c a n s e e Mr. i v e s the Mr. high. 7 h i s is Canadien Steppenwolf s avec la longue pièce titre de leur album The Monster de 1969. Juste avant ça, on a entendu Les Ooh avec Dr. Jekyll et Mr. Hyde. C'est tiré de leur album Magic Boss de 1968. Et au début du bloc, on a entendu April Wine avec Whipping Widow, une très inquiétante femme qu'on retrouve sur l'album Electric Jewels, très bon disque, paru en 1973.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 Il Sera à Montréal prochainement en spectacle. Mais tout de suite, on écoute Vanilla Fudge qui reprenne une pièce de Donovan, Season of the Witch, à l'antenne de la Radio Campus. La station des Mélomanes est la seule à faire tourner du vrai rock épeurant à Trois-Rivières. C'est fou! 89.1 FM! It all around, like willows upside down. You caress my heart, caress my soul, surround my limbs. You laugh, your laugh, and hold my body fast. And we wake up and sit here thinking, thinking about the We used to have, and know they're gone forever. We'll never.、Leave. C'est bien bonne ta bière, c'est quoi? f e s ta brou. Fais ta quoi? f e s ta brou. Quoi ça? C'est moi qui l'ai faite.、Hey, comment tu fais ça? Tu vas chez 20 bière s 3 r i v i è r e s tu choisis un kit, c'est super facile, t'as fait directement chez vous. Oh、ah, ouais, c'est cher? Ben non! C'est ça qui est le fun, pis en plus c'est bien meilleur que ce que tu bois d'habitude. On peut même faire du vin.、Hey, c'est p a r se faire le temps des fêtes pis nous porter ça! 20 bière s 3 r i v i è r e s 5437 Boulevard des Forges, 3 r i v i è r e s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 Petits et grands devront tester les limites de leur peur à travers les couloirs de la mort de la maison hantée. Personnages morbides et scènes d'horreur seront au rendez-vous. Deux étages de peur vous attendent. Une des plus grosses maisons hantées de la mort ici. Tout juste avant, c'est la tournée des becs sucrés sur la rue principale de Louisville, samedi le 30 octobre, de 14h à 16h. Sur place, prix de présence, animation s variée, s exposition de citrouilles, chasse au trésor.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 Moutantes, avec la pièce qui clôture leur premier album classique homonyme de 1968, Avenue g i n g i s Khan. Et je vous rappelle que cette formation culte sera exceptionnellement en spectacle le mardi 16 novembre au National de Montréal. Ça doit être la première fois que Os Moutantes vient en spectacle à Montréal, ce qui est tout de même incroyable. Vu qu'ils font carrière depuis la fin des années 60, il faut ils font dire qu'ils ont été inactifs pendant de très Nombreuses années. Juste avant Os Mutantes, on a entendu v e n i r l e Fudge avec une reprise d'un classique de Donovan, Season of the Witch, c'est tiré de leur album Renaissance, paru aussi en 1968. Parmi les concerts à venir au Québec qui pourraient vous intéresser, outre Os Moutontes, vendredi, ce, ce soir même, Experience Hendricks est au Grand Théâtre de Québec et demain soir, ils sont à la Place des Arts de Montréal. Lundi 1er novembre, Black Mountain et Black Angels, ça, ça va être très bon. Ils seront à la Tulipe, à Montréal, bien sûr. Devin Thompson sera au Café Campus mardi prochain, le 2. Et PK seront de retour au Club Soda le dimanche 21 novembre. Le lendemain, le 22, Forbidden, Evil, Gamma Bomb et Bonded by Blood seront au Fofone u u électrique. Mardi 23 novembre, Ozzy Osbourne et Alford seront au Centre b e l l le même soir que Blind g u a r d i a n Holy Grail et Seven Kingdom se ont, sont au Métropolis et tout ce beau monde-là, c'est-à-dire Blind g u a r d i a n et Holy Grail, seront au Capitole le jeudi 25 novembre. Mardi 30,、uh, Psychroptic et Keep of Callison seront en Imperial de Québec et le lendemain, le mercredi, seront au Potti, Campus de Montréal. James Le Brie, dont j'ai présenté le tout nouvel album、uh, solo la semaine dernière avec Classic,、eh、il sera au Club Soda le jeudi 2 décembre. Killing Joke seront au Cabaret Juste pour Rire le lundi 6 décembre. Le mardi 7, Cataclysm seront à l'Impérial et le jeudi 9, ils seront au Club Soda. Joe s a t r i a n i sera au Métropolis le dimanche 12 décembre. Zappa p l a c Zappa sera au Grand Théâtre de Québec le lundi 13 décembre et le mardi, il sera au Métropolis. Entre temps,、euh, il y a aussi,、euh, le, toujours le lundi 13 décembre, d i m o b o r g u e t et Enslaved seront au m é t r o p o l i s et le lendemain, le mardi, ils seront à l i m p é r i a l et ça, ça va être très bon, Enslaved. 13h10, vous êtes à l'émission Rock c l a s s i c en compagnie d'Alain Lefer, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente un spécial Halloween afin de souligner cette fête des plus rock qui a lieu ce dimanche. On va maintenant poursuivre avec un petit bloc de pièces qui ont la particularité de porter le même titre, deux pièces homonymes par deux formations tout à fait différentes. Dans un moment, on va entendre Rush, mais tout de suite. On écoute les Hollandais de Golden Earring sur les ondes de la Radio Campus. C'est faux! 8 9 FM, Twilight Zone.、Psst. Bloc homonyme, on vient d'entendre deux pièces qui ont la particularité de porter le même titre: The Twilight Zone. Ça fait Référence bien sûr à la fameuse émission de télévision fantastique de Rod Serling qui était diffusée à la fin des années 50, début 60 et qui faisait peur à plein de gens. On vient d'entendre la, la chanson du trio canadien Rush qu'on retrouve sur leur album classique 2 0 1 2 Juste avant ça, on a entendu la Twilight Zone des Hollandais de Golden Earring qu'on retrouve sur leur album Cut de 1982.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 Tel que promis, cet automne, je vous présente chaque semaine une face complète d'un des grands albums véniles de rock et des albums classiques qui sont parus au cours de l'année 1970, il y a 40 ans,、okay. 1970, c'est une des grandes années du rock. Au cours des prochaines semaines, on va entendre de véritables petits chefs-d'œuvre par des artistes comme Magma, Wishbone Ash, Sweet Smoke, Pete Brown, Curved Air, CCR. Cette semaine, c'est un autre très bon album que je vous présente le premier disque des Anglais de Black Widow, intitulé Sacrifice. Black Widow, qui est un groupe de rock progressif qui s'est formé à Leicester. En Angleterre, et qui est un des、euh, premiers à avoir ouvertement adhéré à l'imagerie sataniste et à l'occulte, en y faisant référence、euh, constamment dans leurs paroles et dans leurs concerts. Ils étaient, semble-t-il, suivis et conseillés par un supposé vrai sorcier du nom de Alex Sanders. Qui leur donnait des conseils sur l'art occulte et la sorcellerie. D'ailleurs, ils ont fait scandale à la fin des années 60 puisqu'ils mimaient un sacrifice humain avec une jeune fille nue, supposément vierge, sur la scène. De nos jours, ça ferait encore scandale, mais à l'époque, c'était encore pire parce que beaucoup de gens croyaient à ce genre de calambre d'enne. Musicalement,、euh, Black Widow était très proche de ce que faisait Jethro Tall à l'époque, en mélangeant le rock, au folk et au jazz, le tout fortement dominé par l'orgue Hammond et la guitare. Ils se sont fait une excellente renommée puisqu'on a même jugé bon de les inviter au fameux festival de l'île de White deux fois en 1969 et en 1970 et leur album est grimpé jusqu'en 32e position cette année-là au palmarès a n g l a C'est vraiment un très bon album vénile de rock progressif du début des années 70 dont on va tout de suite écouter la face A au complet. À l'antenne de la radio Campus, la station des b e l l o m a n e e s la seule, à d i v i s e r du vrai rock épeurant, du rock progressif en Mauricie. C'est fou! 89.1 FM! Knowledge. I must learn the secret art. that <laughs> On vient d'entendre la f a c e 1 entière de leur très bon premier album intitulé Sacrifice. On vient d'entendre la pièce Conjuration, précédée de ce qui a été le plus grand succès en carrière pour Black Widow, la pièce Come to the Sabbath. Demeure la, la plus connue de ce sexe du o r de Leicester en Angleterre. C'était précédé de Way to Power. Au début du blog, on a entendu la très belle In Ancient Days qui est tout à fait dans la mouvance de ce que Jethro t u l l faisait à l'époque et qui est aussi bon que ce que faisait Ian Anderson et sa bande dans ce temps-là. L'approche satanique de Black Widow leur a permis de se faire remarquer et d'obtenir beaucoup de visibilité et de presse, surtout. À cause des curés hystériques qu'on pouvait voir à la porte des salles de spectacle et qui suppliaient les spectateurs à genoux de ne pas y assister. Mais en même temps, ça a eu pour conséquence de faire peur à beaucoup de monde qui ont pris des conneries comme ça de Black Widow au sérieux. Les membres du groupe ont donc décidé d'abandonner toute imagerie satanique sur leur deuxième album en espérant aller chercher un plus grand public. Malheureusement pour eux, ça n'a pas été le cas et,、euh, même si ce deuxième disque homonyme était très bon, il ne s'est pas tellement bien vendu et,、euh, ce qui est dommage. Le groupe a néanmoins persévéré et,、euh, avec deux autres disques, mais ça n'a pas décollé et ils se sont séparés à la fin de 1972. Malheureusement pour eux, ce premier album, ça a vraiment été le, leur sommet artistique. Ils peuvent se consoler en se disant que ce premier album, c'est un véritable petit bijou.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 Aujourd'hui, je vous présente un spécial Halloween afin de souligner cette fête des plus rock qui a lieu ce dimanche. t e s que promis, je vous parle maintenant de mon groupe Obscur de la semaine. Il s'agit d'une formation de rock progressif italienne du milieu des années 70, du curieux nom de Edgar Allan Poe. D'après ce célèbre écrivain du 19e siècle, qui est une des figures de proue du romantisme américain et de la littérature fantastique, on a tiré. de nombreux films d'horreur célèbres de ses oeuvres. Edgar Allan Poe, c'est un homme immensément connu, contrairement au groupe qui porte son nom et dont on ne sait à peu près rien, sinon qu'il s'agissait d'un quatuor, guitare, orgue, basse et batterie, accompagné à l'occasion par des instruments avant sur c e、euh, r t a i n e s pièce. s Musicalement, c'est dans la mouvance de leurs compatriotes de Banco del Mutuoso Corso et PFM, mais on y retrouve aussi des sonorités à la Pink Floyd, le Pink Floyd de la période psychédélique. On y détecte aussi des éléments de jazz, quelques touches à la Chopin, mais certains y voient eux l'influence de Led Zeppelin et Deep Purple. C'est donc assez éclectique comme mélange. On va tout de suite écouter deux extraits tirés du seul et unique album qu'ils ont enregistré en 1974, intitulé Gerenationi, Storia di Sempre, sur les ondes de la Radio Campus. La station des Mélomanes est la seule à faire tourner du vrai rock progressif à Trois-Rivières. C'est vous, 89 f â m e s Scorrere libre historia. Per scoprire che alla gente non è mai fregato niente di trasmettere un progresso ritrovato dai figli, per inseguire di nuovo i propri sporchi interessi. Una morale fasulla sempre più evoluta, che dal simbolismo sciocco da scaltro stregone giungesse ad affinare una tecnica squallida per speculare dentro. Ora noi diciamo basta, ai re, agli stregoni, ai nostri paradisi artificiali. Vogliamo credere in quello che sentiamo, gettare in faccia al passato il peccato di una mela, un posto, o come dite voi, ereditato. Vogliamo solo vivere sia giusto o sbagliato. た。 De rock progressif italienne très obscure, au nom tout à fait approprié en cette émission spéciale d'Halloween. Edgar Allan Poe. On vient d'entendre deux extraits tirés de leur seul et unique album paru en 1974 et intitulé Generazioni, Storia di Sempre. On vient d'entendre la pièce Considerazioni qui rappelle un peu le Pink Floyd de la période psychédélique avec、euh, Sid Barrett. Juste avant, d e n t e n d r e la pièce qui ouvre l'album, p r o logo. C'est rien d'essentiel, cet s l album de d g a r Allan Poe, mais c'est quelque chose qui peut intéresser les amateurs de rock progressif obscur, particulièrement si vous appréciez les atmosphères sombres. Mais c'est aussi quelque chose d'extrêmement rare et de très difficile à trouver. Vous n'allez pas trouver ça chez Walmart ou Zeller, c'est sûr. Ça nécessite un peu de recherche. Comme je l'ai dit précédemment, on ne sait rien des musiciens de Edgar Allan Poe puisque même leurs noms ne sont pas écrits sur la pochette. Tout ce qu'on peut déduire en écoutant l'album, c'est qu'il s'agit probablement de musiciens professionnels, mais on n'a aucune idée de leur identité. C'est vraiment un album absolument obscur des années 70. Voilà pour cette petite présentation de Edgar Allan Poe. J'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, je vais vous présenter un autre groupe obscur. Vendredi dernier, je vous ai présenté une formation américaine du nom de Savage Grace qui a fait carrière au début des années 70. La semaine prochaine, je vais vous présenter un autre groupe américain qui porte le nom de Savage Grace, un groupe homonyme qui n'a absolument aucun rapport avec le premier, puisqu'il s'agit d'un quintet de heavy metal de Los Angeles qui a surtout laissé sa marque dans les années 80. C'est donc un rendez-vous. 14 à 1, pile, de vous êtes à l'émission Rock Tessic en compagnie d a n n e Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente un spécial Halloween afin de souligner cette fête des plus, des plus rock qui a lieu ce dimanche. Et on passe seulement des pièces qui sont de circonstance. D'ailleurs, on va tout de suite poursuivre avec une pièce de Fleetwood Mac. Sisters of the Moon, vous êtes sur les ondes de la Radiocampus, la station des Mélomanes, et au retour, je serai avec le Dr. Pendragon. Avec une histoire de sorcière Sisters of the Moon, tirée de l'album Tusk de 1979. Vous êtes à l'émission Réclassique en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée au x racine s du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente un spécial Halloween afin de souligner cette fête des plus rock qui a lieu ce dimanche. Et j'ai maintenant le plaisir de recevoir de la très belle visite ici puisque j'ai avec moi nul autre que l'animateur de l'émission Réanimation. En face de moi, le très abominable Dr. Pendragon. Bonjour! m o u a h a h Bonjour! <rire> Comment vas-tu, Rockmaster? Ah, Très, très, très, très, très bien. Le docteur, qui en passant est un très grand amateur de classic rock, il écoute du classic rock chez lui.、Euh, je dirais que j'écoute au moins 50 de classic rock、euh, parmi tout ce que j'écoute. Puis le 50%, c'est généralement du métal. Oui. <rire> c'est drôle parce que tu animes une émission de métal. Oui. Tu écoutes du classic rock.、Mm -hmm. Et moi, j'anime une émission de classic rock et j'écoute beaucoup, beaucoup, beaucoup de black metal.、Ah, tu vois que tout se complète. Oui, quasiment rien. Je te dirais, chez moi, j'écoute. Quasiment juste du black metal.、Ouais. Quelle corruption. <rire>、eh, t es venu nous présenter tes choix, bien sûr, aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va entendre dans, le, dans ce premier bloc de tes choix? b e n en fait, on va entendre évidemment des pièces qui ont une connotation、euh, Halloween épouvantable. Oui, de circonstance. Tout à fait. On va entendre du Alice Cooper, on va entendre、oui. du Black Sabbath, du Pentagram, Candlemas. Euh, toutes sortes de trucs, là. Merciful Fate et compagnie. On va y aller un petit peu plus musclé, là,、oui. un peu plus avancé dans l'émission. Mais effectivement, on va commencer avec une pièce qui est du, en fait, je dirais le maître du shock rock, celui qui nous a apporté, dès le début de sa carrière, l'opéra grotesque de l'horreur.、Mm -hmm. Nul autre que celui que nous avons eu l'occasion et le plaisir de voir oui, cet oui, été au. Le TFV. Monsieur Alice Cooper.、Mm. 私たち v 人生を愛す e のは私たちの人生を愛するのは私たちの人生を愛するのは私たちの人生を愛 a るのは私たちの人 t を愛するのは私たちの人生を愛するのは私たち u 人 e を愛するのは私たちの人生を愛 u る e は d たちの人生を愛するのは私たちの人生を愛する u r 私た s の人生 e s するのは私たちの人生を愛するのは私たちの人生を愛するのは私たちの人生を愛するのは私たちの e 生を愛する e は o たち t h e を愛するのは私たちの人生 u 愛するのは私たちの人生を愛するのは Upon me, see nothing. I love the dead before t h e y r i s e No farewells, no goodbyes. I never even knew you're now rotting face. While friends and lovers mourn your silly grave, I have other uses for you, darling. Les g o r i l l aux Mains Rouges, maintenant d i s p o n i b l e en mini-album chez Archambault et au Colimaçon Centre-Ville Trois-Rivières. Pour plus d'informations, rivermnation.com b b a r o les i g o r i l l aux Mains Rouges. Tous les mardis dès 16h, on se la joue avec Marie-Michel et Roxane dans l'univers du Indie Rock. On se la joue mardi 16h sur les o n d e s de Cifou. Vous êtes é t u d i a n t dans le domaine de la santé?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 Est fou, ça. 89%。 Qui d'autre que Black Sabbath pouvait nous pondre ce petit bijou, Children of the Grave? On、oh, l'a-tu joué, ce t u n l e l un peu? Oui. Tiré de l'album Master of Reality, un album de 1971. Leur troisième. Leur troisième, et c'est selon moi un des meilleurs de leur d i s c o g r a p h i e Oh, oui, tout à fait. Les trois premiers sont、euh, vraiment, vraiment, vraiment bons. Très, très, très, très bons. Tout à fait. Euh, juste auparavant, nous avions, ce que, moi, ce que je considère comme étant aussi un, un grand classique, Nazareth, Hair of the Dog, qui est perdu en 75, et la pièce Miss Misery, qui m'a p r é f é r é Oui. Et tu, tu sais qu'en passant, cet album-là, Hair of the Dog, c'est、euh, l'album qui s'est、euh, vendu. L'album. Le disque, bon, on ne peut pas dire un disque non plus. La cassette! 8 pistes qui s'est le plus vendu de l'histoire. Ce <rire> s t pas des farces. De l'histoire de Nazareth ou non, de, de, de la de 8, 8 pistes De l'histoire de la musique. C'est vrai Oui, c'est la cassette de, de 8 pistes la plus vendue. Air of the Dog de Nazareth. Bon, là, tu viens de me donner nos challenges. Je l'ai <rire> en cassette audio 4 tracks. Je l'ai en vinyle. Je l'ai en CD. Ça va me le prendre en 8 pistes maintenant. <rire>、euh, juste auparavant, nous avions、euh, un titre tout à propos Monsters. Oui. On le retrouve sur l'album c u l t o s a u r u s Erectus de Blue Oster Cult, un, un, un album qui est paru en 1980 et qui, selon moi, est comme assez borderline côté、euh, qualité. Oui. Il、ouais, y a des pièces intéressantes. Oui,、euh, c'est parce que c'est un album qui est un peu formaté,、euh, commercial, ouais, FM,、euh, r a d i o a i r de, de、ouais, l'époque. Oui,、ouais. ouais, tout à fait.、Euh, évidemment, nous avions les Cooper et a l o r the de Deaf. Que l'on retrouve sur Billion Dollar Babies, un album de 1973. Oui, ben,、euh, ouais, et c'est le dernier bon album. q u Alice a enregistré avec、euh, son, son groupe original.、Ouais. Euh, par la suite, il a fait m o n s c l e of Love, qui était pas mal moins bon. Alice Cooper, qui est vraiment excellent. On l'a vu en spectacle cet été, jeter tout le monde par terre. Tout à fait.、Euh, quand, quand, quand Alice a terminé,、euh, c'était fini. C'est exactement. Je voulais reprendre tes paroles. Je me rappelle, on était à côté d'autres. e l Puis après le spectacle d'Alice Cooper, on s'en allait voir l'autre côté, m e g a d e t h、ouais. Et tu m'as dit. OVMTL u en et, passant. OVMTL. u Et tu m'as dit, ben, après ça, il ne peut plus rien se passer. <rire> C'est fini. Et e c t c a oui. C'était fini. C'était fini. là. Absolument. Moi, à la place de Mustaine, je suis rentré chez <rire> <J 'ai joué, rire> moi. j a r r ê t e bon, ben, sorry, but <rire> I won't get to played tonight. <rire> <rire> tu sais, je veux dire, il a donné vraiment le meilleur spectacle là, de la journée du samedi.、Là. Écoute, même,、ah, c'était bien meilleur que Slayer. là, De、tout、très, très, très loin.、Là. Absolument. Il a mangé tout le monde. C'était étrangement ridicule. C'était très élevé quand même. Ah、oh、oui. Je veux d Il r e i y a、absolument. un très b o n bands solides、mm -hmm. avec lui qui font, qui d o n n e une dimension beaucoup plus actuelle et、oui. très lourde. C'est tout à fait stupéfiant d a i r À part d'un homme qui est,、euh, quoi, 63 ans, je、euh, pense. Je crois qu'il a 65 ans. Ça peut-tu? Tant que ça. Ou peut-être même 66. Oh, oh, On, va vérifier. Vérifier. On va vérifier ça. 14h32, vous êtes à l'émission Classique en compagnie d'Alain Lefebvre et exceptionnellement du Dr. p e n r a g o n Et aujourd'hui, on vous présente un spécial Halloween afin de souligner cette fête très rock qui a lieu dimanche. On va poursuivre avec,、euh, avec quoi dans le prochain bloc, cher docteur? Aucune idée, non. <rire> Alors, on, va, on va poursuivre avec des formations qui sont、euh, soit. Bien, bien campé ou peut-être un petit peu moins connu.、Euh, on va entendre évidemment、euh, les. Bah, je crois qu'on va se rendre jusqu'à Iron Maiden, n'est-ce pas?、Euh, non, non, non en fait, c'est、euh, les trois premiers. Aurélie, c'est un Blockstone. r Ben oui, avec une petite tendance doux. Doux, oui, t o u i Effectivement,、fait. on va entendre du Candle Mass, on va entendre、euh, du Cathedral.、Mm -hmm. On va débuter tout de suite avec、euh, formation Pantagram. Euh, une pièce qui est tirée de Rick Allen de 1987. Leur de, deuxième, le, album. Le deuxième album. Leur deuxième album, tout à fait. La pièce étant Mauvais bonhomme, <rire> Madman. Sur les ondes de C'est Fou 89, la seule station à diffuser du vrai rock et du métal à Trois-Rivières. 5 a s s e t corporatifs, un lancement, un vernissage ou une inauguration, le Benzen, c'est le trio qu'il vous faut. Pour information et booking, s、hey, wow, t u d i o s t e r e o c o m Le c a n a e n p e e r 4 b i Hey, waouh, ben bonne ta b i e c'est quoi f e s ta brou. f e s ta quoi f e s ta brou. Quoi ça C'est moi qui l'ai faite.、Hey, comment tu fais ça Tu vas chez 20 et bien à 3 rivières, tu choisis un kit, c'est super facile, t as fait directement chez vous. Oui, c'est cher! Ben non! C'est ça qui est le fun, puis en plus, c'est bien meilleur que ce que tu bois d'habitude. On peut même faire du vin.、Eh, c'est parce que c'est le temps des fêtes, puis nous partons, ça! Vins et bières, Trois-Rivières, 5437 Boulevard des Forges, Trois-Rivières. Christian Laflamme nous présente le nouveau son de son projet, Les g o r i l l e s aux Mains Rouges, maintenant disponible en mini-album chez Archambault et au Colimaçon Centre-Ville, Trois-Rivières.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 8 9 1, 1. e remet au c f c a そう。<Jesus. S 2> <laughs> Hopkins, Witchfinder General,、euh, une pièce de Cathedral que l'on retrouve sur l'excellent album Carnival Bizarre, un album de 1995.、Ouais. C'est probablement un de mes préférés, je dois dire. Oui. oui.、Euh, ben écoute, ils en ont plusieurs、euh, excellents. Hein, cathedral, Ah、euh, oui, tout à fait. Ils sont, ils sont fait. pas. Ils sont, je te dirais quasiment qu'ils sont pas mal tous bons.、Euh, ça fait référence、euh, à, au film、euh, Witchfinder General, Witchfinder General、ouais. avec、euh, Vincent Price. Exactement. Un film qui est moyen, je dois dire. Oui, c'est moyen. C'est moyen, mais c'est pas mauvais. Non, non. Sur-égretté Vincent. C'est un film de la Hammer, je pense.、Ça? Non, c'est un film de. C'est un film, je crois, qui n'est pas de Universal, MGM, il me semble. Oui. Fin des années 60.、Euh, en fait, Vincent Price n'était pas associé à la Hammer. Ah? C'est vrai. Non, non. non.、Ouais, euh, ouais. C'était plutôt vrai, mes amis、ça. Lee et Cochin. g Oui,、ouais, oui, oui. Oui. Euh, juste auparavant, nous avions, euh, Candlemas et la pièce Bewitched, et non pas ici, on fait pas référence à la... la sorcellerie b a a r e bien-aimée. Ça va de e m <rire> p s e、euh, quoique c'est <rire> une excellente série.、Oh. avec <rire> ce merveilleux Jean-Pierre. <rire> <Oui. rire> non, mais la pièce, Bewitched e s t une pièce, bien entendu, qui parle de sorcellerie, tirée de l'album Nightfall de 1987, et nous avions ouvert avec Pentagram et la pièce Madman, Tiré、euh, de l'album Day of a Reckoning, un album également de 1987. Oui, et、euh, c'était le deuxième album pour p e n t a g r a m qui existait pourtant depuis euh, 1970. Euh, ça aurait pris 14 ans avant de faire un premier album. Oui, puis、euh, ça n'a quand même pas levé épouvantable.、Oh, non, non, non. Plus. Plus. Mais ça, c'est un groupe culte, p e、euh, n t a g r a m、ouais. D'ailleurs, c'était、euh, mon groupe obscur de l'émission d'Halloween de l'année passée. p e n t Ah, g r a a m ben oui, ben je n'avais pas pu y assister. Oui, c'est d'abord. Vous êtes à l'émission c l a s s i q u en e compagnie d'Anna Lefebvre et exceptionnellement du Dr. Pendragon.、You、et aujourd'hui, on vous présente un spécial Halloween afin de souligner cette fête des plus rock qui a lieu dans deux jours, dimanche. Et il est 14h54. Et qu'est-ce qui s'en vient en musique, cher docteur? Notre ami King Diamond et sa formation Merciful Faith. Oui.、Et、ce merveilleux personnage qu'on pourrait. Un espèce de boogie man, un peu, sur les b a r r s i l a mal dans le dos, par exemple. Il, il, il, il est capable je de comprends a p r è s avoir supporté tant de maquillage pendant <rire> tant d'années. Euh, formation Iron Maiden, une de tes formations Metal Cult e、euh, s、ouais. moins chère.、Mm -hmm. Mais on va débuter avec. Non, excuse-moi, j'ai oublié la formation canadienne Anvil. Ah oui, c'est un, un autre groupe que j'aime beaucoup. Oui, c'est une belle relancée pour cette formation-là depuis, je dirais, peut-être、euh, les 18 derniers mois. Oui, c'est ça, c'est le film qui les a、euh, ramenés. Tout à、euh, fait, on a vu aussi au a v m t s c'est un très bon spectacle. Oui, tout à fait. Mais on va y aller effectivement avec une de tes formations cultes dans le métal, Iron Maiden, une pièce qui, e s t a u s si le titre d un fil, Murders m in the Room Org, pièce qu'on retrouve sur le très bon album Killers. Oui, vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station d e s Belloman, et de se la faire tourner du vrai rock et du métal à Trois-Rivières, c'est fou, 89 FM.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 Christian Laflamme nous présente le nouveau son de son projet, Les Gorillons Mains Rouges, maintenant disponible en mini-album chez Archambault et au Colimaçon Centre-Ville Trois-Rivières. Pour plus d'informations, rivermnation.com, barre oblique, Les Gorillons Mains Rouges. C'est fou ça. 89 p o Référence à Sleepy Hollow. Oui. Une légende tout à fait intéressante. D'ailleurs, un excellent film qui était paru au début des années 2000, je crois, qui m a t a i t été enlevé de Johnny Depp. C'était un très, très bon film. C'était fait a v e Tim Burton, je pense. Tout à fait.、Mm. Euh, C'était Merciful Fate. Et cette pièce était tirée de l'album In the Shadows en 1993 et qui se voulait l'album de réunion. Oui, c'est ça. C est, c est, c est, dans le fond, c'est le troisième album de Merciful Fate. qui se sont séparés après d o n t b r e a k The Oath. On a、mm -hmm. j a m a compris pourquoi. Ils sont séparés, je ne s e n t e n d a i s pas, hein, quelque、ah, chose pas comme、bien. ça. Et、mm -hmm. euh, ils sont revenus ensemble en 1993 pour、euh, In the Shadows. Tout à fait.、Mm. Nous avions la formation Ontarienne e n v i l Miss Mothra. Qui se veut être un des ennemis jurés de Godzilla, mais aussi un de ses alliés dans certains films? Oui.、Euh, euh, c'est quoi, juste Mothra? C'est une espèce de grosse mythe? C'est un moth, c'est un papillon, c'est un、oui. ch une chenille, initialement. En fait, dans à peu près tous les films, on la voit, mise à part dans le film、euh, Godzilla v s Mothra, où on la voit principalement sous forme de chenille, mais、mm -hmm. dans le film principal où elle a été introduite, on, vers la fin, elle est plus sous forme de papillon. Mm -hmm. euh, C'est un album de. C'est l'album Metal, Metal qui est paru en 1990.、Ouais, C'est de... leur chef-d'œuvre. Leur deuxième album aussi.、Mm -hmm. Et、euh, cette bloc avait été ouverte par la formation Iron Maiden. Les Britanniques Iron Maiden et la pièce Murders and the Rue Morgue. Qui est ma pièce à vie、oui. d'Aaron Maiden, mais comme je l'ai dit, compte tenu que j'aime seulement les deux premiers albums, <rire> ça fait pas un échantillonnage énorme. L'album étant Killers, deuxième album de p a r i de cette formation en 1981. Peut-être aurais-tu aimé、euh, les voir en spectacle la tourner é dans Birth of the Beast, puisqu'ils ouvraient avec、euh, cette pièce, Murders and the r u o m o r g u e et moi, c'est un des meilleurs débuts de spectacle que j'ai jamais vu. Mais j'aime pas poser、euh... comme ça. Ah, mais pourtant, c'est un des meilleurs showmans sur Terre. J'aime pas Bruce Dickinson. C'est dommage. J'aime pas Bruce Dickinson. C'est très dommage. Et、euh, ce qui, euh, le, le, le groupe qui ouvrait、euh, Iron pour Iron Maiden sur cette tournée, n b e r Beast, c'était justement Anvil que j'avais découvert、euh, ah、avec、oui? ce spectacle.、Okay. Là, et qu'on a eu la chance de revoir cet été. O'Evy t MTL sont très bons. D'ailleurs, ça, ça va rester dans un de mes moments les plus surréalistes de l'année, le, le spectacle de Anvil, juste pour les espèces de deux espèces de grelots. Euh, qui se sont、euh, massés sur le bord de la scène pendant le spectacle、ouais. d'Anvil pour faire des, des fingers et crier des fuck you、ouais. à e l i p s Ils、mais、étaient très en minorité. <rire> C'était très drôle parce que tout le monde les regardait. On, on, on voyait des points d'exclamation,、ouais. des, des points d'interrogation <rire> au-dessus de la tête des gens qui n'en revenaient pas. Mais tu sais, quelle sorte d'imbécile que c'est ça. Et、bon. euh, je, je les ai revus par la suite. C'était vraiment deux, deux. Crétin fini. Là, Il probablement y, avait, y, avait, y avait de la difficulté à faire une phrase complète. C'était <rire> <rire> vraiment. C'était une des images fortes de, de, du AVMTL cette année. <rire> Quel beau souvenir. Oui. 15h16,、euh, 15 vous êtes à l'émission c l a s s i q u en e compagnie d'Alain Lefer et exceptionnellement du Dr. b e n d r a g o n Aujourd'hui,、yeah. on vous présente un spécial Halloween afin de souligner cette fête des plus r o c k qui a lieu ce dimanche. Et qu'est-ce qui s'en vient dans le prochain bloc, cher docteur? Une autre formation qui a été un peu pionnière du,、euh, du Doom,、oui. St. Vitus. Oui, tout à fait. C'est un, un des premiers avec,、euh, avec Trouble. Euh, oui, effectivement. Et Candlemas.、Euh, J'ai oublié Trouble, mon nom, tout ça. Ben,、ouais. En fait, on s'en r parle d l'an prochain.、Mm -hmm. euh, formation euh, suisse. En fait, il chevauche un peu là, du,、euh, de la ligne de la frontière. <rire>、euh, formation qui porte un excellent nom, tout à propos Coroner, qui se voulait être les r e a l True Celtic Frost. Oui, oui, oui. Très bonne formation, très, très,、euh, je dirais, très technique, très mélodique. Euh, mais on ouvre tout de suite avec une formation qui porte le nom de Metal Church. La pièce s t a n t The Dark. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus. La station des Mélomanes est la seule à faire tourner du vrai rock et du métal à Trois-Rivières. C'est Faux 89.20.、Enfin, enfin. <rire>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 うん。Mm. C'est certes, mais répétitif. <rire> la pièce est en Return of the Zombie.、Euh, pièce qu'on retrouve sur Die Healing, un album de 1 9 8 5 Je ne connais pas cet album de, de Saint Vice. n C'est un des rares que je possède et je dois dire que je le trouve assez bien. Oui.、Ouais. Euh, juste auparavant, nous avions Coroner et la pièce Rest in p i e c e s Ben, c'est Razum <rire> Beep, c'est un jeu de mots. Oui, oui, oui.、Euh, R.P., que l'on retrouve sur l'album éponyme、euh, de 1987. Et c'est le, le premier album qu'ils ont fait. Oui.、Euh, en fait, quand ils se sont dissociés de, de Celtic Frost comme employés, ils étaient très frustrés hein, parce qu'à l'époque,、euh, Thomas Fisher avait comme refusé de leur donner un coup de main. Mm -hmm. ben, ils savaient pertinemment qu'ils étaient meilleurs qu'eux autres. Que <rire> C'était une compétition qui était à redouter.、Euh, et nous avions juste auparavant Metal Church et la pièce The Dark qu'on retrouve sur l'album du même titre、euh, de 1986. Ce n'est pas, pas nécessairement le meilleur album. Ils ont une discographie très i n é g a l e C'est leur、inégale. deuxième, je me sens.、Euh, The Dark, c'est effectivement leur deuxième.、Mm -hmm. C'est une discographie assez inégale qu'ils ont à、euh, ouais. Metal Church. Mais cet album-là est quand même. Ben, Il est loin d'être à la hauteur du premier éponyme Metal Church, qui est un album, selon moi, euh, pratiquement euh, parfait. Oh, c'est un classique. Oui, tout à fait. Un classique du métal des années 80. Mais l'album de Dark a quelques pièces très intéressantes, dont la pièce titre de Dark. Eh、hey, bien, justement, c'est intéressant que tu aies passé du Metal Church parce que c'est très rare que j'en fais tourner ici avec le classique、ah, oui? du Metal Church. b e n je s u i s un grand plaisir. J'ai ai bien aimé leur dernier album qu'ils ont sorti il y a deux ans, trois ans.、Euh, euh, C'était quoi le titre déjà? On va faire une petite recherche parce que la pochette était brune avec une croix.、Euh, J'ai bien a i m é ça. Ah, oui, oui, oui, oui, ça me dit quelque chose.、Mm -hmm. Vous êtes à l'émission Classique en compagnie de moi-même, Alain Lefebvre et le Dr. Pendragon, exceptionnellement pour. p、euh, On u r le reste a、oui, vous présente <rire> un spécial Halloween aujourd'hui afin de souligner cette fête des plus morbides et très rock qui a lieu dans deux jours, ce dimanche.、Oui. Qu'est-ce qui s'en vient dans le prochain bloc, Dr. On va faire un peu,、euh, je dirais, écart de conduite avec、euh, un des artistes. e n t o u t c a s on va entendre quelque chose que je sais que tu aimes beaucoup, l'information Venom. Ah euh, oui. Euh, une pièce tirée de l'album At War with Satan, un album conceptuel, si on veut, parce qu'il y avait une pièce qui durait à l'époque tout un côté d'album. Oui.、Euh, mais moi, j'ai retenu la pièce Cry Wolf, parce que、mm -hmm. selon moi, c'est. Bon, juste selon moi. C'est une des pièces que je préfère de Venom. OK. J'aime beaucoup l'ambiance développée. <coughs> Évidemment, Crywolf, ben, ça fait référence à Oulu Garou et compagnie. On va entendre du Monster Magnet, cette formation qui est assez bizarroïde de, de oui, par leur,、euh, leur comportement, mais aussi d'après leur, leur, leur thinking, leur minding.、Euh, mais quand je disais un, un a c c o r t de conduite, je fais référence à Rob Zombie, parce que ce s t pas nécessairement.、Euh, ce e s t pas très simple. Bon, en fait, c'est une musique qui est un peu plus,、euh, je dirais.、Euh, New metal, par moment. J'en, j'en, j'en, j'en passe. Ouais, je sais que t'en passes à l'occasion. Mais je pense que ça se prête bien aujourd'hui aussi, u n e pièce tirée de l'album Billy Deluxe. En t e n d r e Meet the Creeper. C'est ce qu'on écoute immédiatement. À l'antenne de la radio Campus, la station des Bilomanes et des S. La d i f f u s i o du vrai rock à Trois-Rivières, c'est Fou 89 FM.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 À la voix de v l o u r <rire> c r o n o s Oui, une musique tout à fait recherchée aussi, je dois dire. Bon, c'est bien, c'est correct. Là, Venom, là, ils ont fait ben, des. choses. J'aime beaucoup Venom, sérieusement.、Ouais, ouais. C'est pour ça que j'ai dit ça.、Euh, la pièce est en c r y w o l f qu'elle en retrouve sur Art War With Satan de 1985. Comme je le disais tout à l'heure, un album conceptuel, parce qu'à l'époque, évidemment, il était en vinyle. Il y avait la pièce. Titre de l'album, At w a r w i t h Seton, dure, ben, l l e durait, elle dure toujours encore <rire> un côté complet. Le vinyle, et c'était, euh, Par m o m e n t un, un petit peu bizarre. Oui,、ouais, Ça faisait un peu progressif.、Euh, ouais, c'était progressif,、euh, expérimental. C'était une première dans, dans le, dans, pour ce qui est dans le. d o m a i n e du métal. c une longue pièce comme ça. C'était du jamais vu à、ouais, l'époque.、Euh, moi, c'est pas, pas mon album préféré de Venom, Matt à quoi t Satan ». Euh, je préfère de très loin Black Metal,、ouais. euh, qui était le précédent, et même le premier.、Euh, mais c'était le premier à sonner、euh, de façon acceptable. C'est ce que j'allais dire. La production était légèrement supérieure, et moi, généralement, j'ai tendance à, à être porté vers les albums qui ont une production un、oui. petit、euh, peu plus élue. Évidemment. Euh, nous avions auparavant Monster Magnet,、euh, ces bizarroïdes personnages qui sont, eux autres même, se décrivent comme étant、euh, de profonds drogués, voulant i e expérimenter tout ce qui peut sortir comme drogue et à outrance. <rire>、euh, D'ailleurs, ça, ça se reflétait bien dans la pièce Goliath and the Vampires,、euh, mm -hmm. qu'on retrouve sur un album qui porte encore un, un titre assez. Et, qui, bon, disons, Power Trip. L'album de 1998, mais je trouve que Monster Magnet, malgré, malgré le fait que je n'endosse pas nécessairement leur, leur, leur étiquette, mode leur mode de vie,、euh, généralement, je trouve qu'ils ont une musique、euh, assez intelligente. Oui,、oh, c'est bon, Monster Magnet. C'est un mélange de, de, de, de rock des années 70 avec、euh, un peu plus le groove des années 90. Oui, avec euh, euh, la mentalité des années 60. Oui, c e s délicat. Exactement, effectivement.、Ouais. Euh... Nous a avions... v Ils o n s i ont un nouvel album qui s'en vient.、Euh, oui, effectivement.、Euh, je ne sais pas si la tangente de ce nouvel album-là va rester un peu dans la même de ce qu'ils ont. C'est juste d'être intéressant. J'ai ai, ai bien aimé le précédent, le f o r w a y Diablo. Moi, je l'ai pas entendu. Oui, a s c'est un bon album. Je l'ai pas entendu parce que j'avais peur d'être contaminé. Oui. <rire> faut pas que j'écoute ça trop souvent. C'est comme Symphorie. Ça. <rire>、euh... Juste auparavant, nous avions u n e ouverture de ce bloc euh, euh, Robert Zombie. Oui. Rob Zombie et la pièce m e e the t Creeper qu'on retrouve sur Billy Deluxe, un album qui est paru en 1998. Alors, juste dire que c'est probablement le seul vrai bon album complet que Rob a fait dans une carrière solo, non pas sous le nom de. o n v a j e le dire The, the White Zombie. De White Zombie. Sans son, son ça, groupe original. Type, Dernier album qui est justement Hail Belly Deluxe, mais le volume 2, il est assez exécrable. Je trouve、oui. c'est assez ennuyant. Il est sorti au début de l'année.、Ouais. Euh, moi, je ne l'ai pas entendu. Je ne、euh, suis pas un fan de, de Rob Zombie, mais j'aime des、euh, pièces. Il y a de très bonnes pièces.、Oui. Très bonnes p Il è c e faut、mm -hmm. dire aussi que, que Zombie est un, est un personnage très intense dans tout ce qu'il fait. Et malgré le fait qu'il qu est très outsider en tant que cinéaste, il est bon.、Oui. Il est bon. Il fait des films très crus, des、mm -hmm. films qui sont très violents. Mais il est bon, puis il y a une belle perception d i m a g e cinématographique. C'est cela. Oui. J'aurais bien aimé le voir en spectacle、euh, Rob Zombie au、euh, euh, ABMTL. Mais... Malheureusement,、euh, je n'ai pas, pas envie de me taper.、Euh, coin. Non, n non,、euh, non, non, non. vraiment pas. J'ai vu quelqu'un qui, qui avait eu le loisir de le voir. Oui, e s t a i t bien. Oui, oui.、Oh, J'ai pas de misère à le croire. Je s t quelqu'un qui n'a pas de goût, il faut dire. <rire> 15h56, vous êtes à l'émission c l a s s i q u en e compagnie d'Alain l e f e v r e moi-même, ainsi que le Dr. Pendragon, exceptionnellement,、mm -hmm. puisqu'aujourd'hui, e on vous présente un spécial Halloween. Afin de souligner cette fête,、euh, cette fête très morbide qui a lieu ce dimanche. Tout à fait. Je vous parle maintenant de nouveautés. Je vous parle du tout nouvel album des Murder Dolls. C'est tout à fait approprié aujourd'hui. Oui, c'est assez peurant. Oui, c'est intitulé、euh, Women and Children Last. C'est paru il y a quelques semaines, Murder Dolls, qui est un. Un duo formé、euh, du batteur de Slipknot,、euh, c'est-à-dire Joey Jordison,、euh, qui joue de la guitare, par contre, pour、euh, les Murder Dolls. Il ne joue pas de la batterie, il joue de la guitare.、Okay. Euh, ainsi que le chanteur Wednesday 13. À l'origine, le groupe avait été formé par、euh, Joey Jordison et le guitariste de Static X, qui est、uh, Trip Elson, qui a quitté、euh, depuis. Bird of Doors, ils font un mélange de punk, de métal, de rap, qu'on pourrait étiqueter de punk, de métal, d'horreur.、Euh, ça sonne comme un mélange de Motley Crue, Marilyn Manson, Slipknot et surtout Alice Cooper. C'est carrément évident、okay. au niveau de la voix.、Euh, on détecte aussi un peu de p l a s m a t i c s dans leur musique.、Ah, euh, ouais. C'est d'ailleurs évident puisque、euh, le premier album du groupe, c é t a i t un hommage à Winnie O. Williams et les p l a s m a t i c s Ils s'intitulent en effet. Beyond the Valley of the Murder d o l l s、ah, ah, ah. en référence au fameux、mm -hmm. disque Beyond、mm -hmm. the Valley of 1984.、Mm -hmm. euh, ils ne sont pas tellement productifs, les Murder d o l l s puisque leur nouvel album, c'est seulement leur deuxième. Le premier e s o r t i il y a déjà 8 ans. Du fait, c e s en 81. <rire> <rire> je me rappelle l'avoir écouté à l'époque.、Euh, ça ne m'avait pas emballé plus que ça. Euh, et euh, je dois dire que je ne suis pas plus enthousiaste que ça non plus sur le nouveau, qui, soi-disant passant, n'est pas mauvais. Et même sympathique, mais c'est rien pour partir en courant pour aller l'acheter. Mais alors, est-ce là une punition? Mais c'est plutôt amusant comme truc. On retrouve la participation de Mick m a r s e t de Motley Cruse sur deux pièces de l'album. Question de vous en faire une idée. On va tout de suite en écouter trois extraits de ce disque, Murder Bells. Vous allez voir, c'est assez sympathique. Women and Children Last, en commençant par une des pistes sur lesquelles on retrouve Mick m a r s ブラッド・スティン・ド・バレンタインズをレジオンでの Radio Campus。 The worst is yet to come. On vient d'entendre trois extraits de leur tout nouvel album, leur deuxième disque en carrière. Intitulé、euh, bizarrement Women and Children Last, qui est sorti <rire> il y a quelques semaines. On vient d'entendre la pièce Nothing's Gonna Be Alright, précédée de Rock and Roll Is All I Got.、Et、au début du vlog, on a entendu la pièce Bloodstained Valentine, sur laquelle on note la participation du guitariste de Monty Grew, Mick m a r s qui fait le solo de guitare. Mick m a r s qui joue sur、euh, deux pièces de l'album. L'autre étant、euh, Drug Me to Hell. c Titre absolument approprié pour、euh, décrire ce glauque individu.、Ouais. C'est pas l'album de l'année, mais c'est sympathique pour ceux qui trouvent q u a d d i e Cooper、euh, n'a rien sorti depuis longtemps. C'est un bon pastiche. Ouais, mais moi, honnêtement,、euh, ça m'a teasé、euh, suffisamment que je vais probablement me procurer ce、ouais. bon, c o t é Bon, ça t'a plu? o u a i t Fantastique. Non, pas du tout. <rire> je v a i s le faire par esprit, esprit de sacrifice. <rire> non, c'est bon. o、oh, u i c'est bon.、Euh, 16h10. Vous êtes à l'émission Arc Classique en compagnie de moi-même, Alain Lefebvre, ainsi qu'exceptionnellement le Dr. Pendragon. Yes, sir. Oui, on vous présente un spécial Halloween afin de souligner、euh, cette fête qui est vraiment très rock et qui a lieu, qui a lieu dans, dans deux jours.、Dimanche. Il faut que ce soit rock. Oui, tout à fait. On va y aller avec du matériel plus musclé. Dans un moment, on va entendre Slayer yes, sir. avec une vraie pièce d'Halloween. Euh, mais d'abord, on va entendre deux formations en grecques. On va entendre、euh, Septic Flesh, que j'aime bien, que j'aimais en spectacle、mm -hmm. il y a deux ans. C'était bon, Septic Flesh. Et, et、euh, tout de suite,、euh, ça, c'est un de tes groupes préférés à toi aussi. Et c'est une de mes pièces préférées.、Oh, oui, Rotting Christ et Numa Elish.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 Fou, ça. 89、1.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 Testament avec la pièce Demonic Refusal qui ouvre leur album Demonic de 1997. Est-ce que tu as aimé、euh, la prestation de Testament、euh, au EVMTL, docteur c r o y o n t i l joué <rire> Ben. Moyen. Moyen. Ouais. Écoute, ça n'a jamais été un grand groupe en ce moment. C'était la, la deuxième là, fois que je les voyais. Il y avait longtemps que je les avais vus. Je n'avais trouvé... pas vraiment de souvenirs la、ouais. première fois. Ça faisait trop longtemps.、Euh, cet été, j'avais une attente.、Mm -hmm. J'avais une certaine attente, je dois dire. C'est un peu comme on disait hors o n d e Bonne chance pour eux que ScarNex soit revenu leur Next、ouais, Generation parce que c'est à peu près le seul qui met un peu d'entertainment dans le sport. Oui, c'est ça, qui qu a l'air de, de, de réaliser qu'il y a Bilou. C'est ça,、entretenir. effectivement, parce que Chuck、ouais. Bilou, Bilou, b i l Bilou, oui,、il、est très、euh, plate.、Oh, oui, oui. o、oh, u c'est pas, pas un grand show, man. C'est un peu une momie aztèque aussi, maintenant, il <rire> faut dire. Comme ça, c'est correct, s sans... a <rire> Juste avant ça, on a entendu Slayer, l'autre groupe qui、euh, nous a déçus, u e v m t l Oui.、Euh, a s、ouais. C'est triste, mais Slayer, hein, ça, ça l'ont été un de mes groupes préférés. C'est encore、euh, un de mes groupes préférés en studio. Tout à fait. Mais ben, en spectacle, c'est plus tellement ben, ça. Ben, encore、euh... là, heureusement qu'ils avaient Jeff Hanneman. Ouais, oui, oui. Hanneman est le seul encore là qui. Pour、euh... s'occuper de la crowd. Oui. Qui a, qu a de l'interaction avec le public. Ouais,、euh, parce que Tom、euh, Araya, c'est fini. Non, il parle il dit, à peu près Bonsoir,、plus. merci, c'est tout.、Ah, puis entre les pièces, o n va au stage de r o m e prendre sa tasse de café. Il revient. Des fois à présenter、euh, la vie. Il、biosse. fait des signes, il fait des signes à la fois. o n n e comprend absolument rien de ce que j veux dire. En fait, il avait droit de s'adresser à des sots, on dirait, vers <rire> la gestuelle, mais ça n'a pas poigné. Puis Kerry King, il se fout carrément de tout le monde.、Ouais. Euh, de toute façon. C'est dommage, mais Slayer, ça a déjà été un, un groupe hallucinant en spectacle, là, mais、euh, cas, v... o u je ne la i pas e u non plus. Oui, VMTL, c é t a i t pas tellement ça.、Okay. Euh, ce qu'on a entendu, c'est、euh, la pièce-titre de leur deuxième album classique Hello Waits de 1985.、Euh, on a aussi entendu la、euh, formation grecque、euh, Septic Flesh avec、euh, les deux pièces qui ouvrent leur album Communion. C'est le dernier studio、euh, qui est paru、euh, par a n 2008, il y a deux ans. On a entendu l o v e c r a f t Death. Et Anubis et tu as découvert Sceptic Flèche et tu as apprécié. Oui, et j'ai comme l'impression qu'en sortant d'ici, ça va me coûter cher d'album. <rire> <rire> ah, mais ça, ça vaut vraiment la peine. La l b u、ouais, m Communion, c'est très, très, très, très bon. Oui,、euh, c é t a i t un de mes albums préférés de 2008,、euh, d'ailleurs. Euh, euh, au début du blog, on a entendu une autre formation qu'on aime bien tous les deux.、Oui. Euh, C'est-à-dire Rotting Christ avec、fait. Enuma Elish. C'est tiré de. Pff, écoute,、euh, je, je ne connais pas tous les albums de Rotting Flesh, mais de ceux que je connais, c'est vraiment de loin le meilleur. t e Rotting Christ. r o t t i n Christ. Qu'est-ce que j'ai dit? Rotting, Rotting Flesh. Flesh. <rire> c'est Rotting Christ. <rire>、euh, c'est vraiment.、Euh, ils de, en ont de, beaucoup. De, même, oui, ils en ont beaucoup. Ils, ont, ils beaucoup. ont différentes périodes aussi. Moi,、oui. je pourrais faire. Euh, la, la dernière période où il mélange la musique du monde,、euh, comme ça, avec.、Euh, c'est vraiment.、Euh, des, oui, c'est très, très, très bon. L'album s'appelle Théogonia, c'est paru en 2007 et c'est incroyable. Rotting Fle Flesh sont venus jouer à Cable Madeleine、euh, il y a、Rotten、deux price, ans. C'est une p r e s t i n q u « Rotting Christ, parce que j'arrête pas de penser à Receptic Flesh. J'ai un mélange des. Ça, Mais ça deux. pourrait、euh, faire un h e u r e u x m é l a n g e Rotting Christ sont venus jouer à Cap de la Madden il y a deux ans. Oui. C'est、euh, un groupe qui, qui, qui, qui fonctionne depuis une vingtaine d'années, plus de vingt、oui. ans. Et ils sont venus、euh, à cinq km i l o è t r e s de chez moi、oui. euh, pour donner un spectacle il y a deux ans. Et j'ai manqué ça parce que j'avais le même.、Euh, par contre, il faut dire que Rotting Christ. Ont une certaine notoriété depuis pas tant d'années que ça.、Mm -hmm. euh, je, bon, je parle pas nécessairement en Europe, là,、ouais. mais en Amérique du Nord.、Ouais. Ils reviennent en spectacle, BCI présente、ouais. Rotting Crise.、Euh Euh, c'est au printemps prochain.、Euh, je n'ai pas la date. Non, ben, je pense que c'est quelque chose comme au mois de au, mars.、Si、mars、dire. ou avril,、ouais. c'est quand même assez loin. On a le temps de se ramasser de l'argent pour y aller.、Mm -hmm. euh, donc, vous êtes à l'émission a c l e s i c en compagnie d'Alain l e f e b v e et du Dr. Van Dragon. Exceptionnellement, aujourd'hui, il est 16h40. On vous présente un petit spécial Halloween qui achève, par exemple. Il nous reste 20 minutes.、Ouais. Qu'est-ce qui s'en vient dans le prochain bloc d é p e u r a n t Ben, tout bon spécial d'Halloween se doit de traiter de fantômes. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on va avoir probablement en conclusion d'émission avec Cradle of Field. h、euh, on va entendre du Moon Spell, une pièce qui parle évidemment de Werewolf, de Lugeru. o o On va ouvrir immédiatement avec une formation que j'aime énormément, que eux autres aussi sont assez compartimentés dans leur,、euh, dans leur segment musical, dans leur euh, évolution. Euh, formation Samael. Euh, une pièce qui, encore une fois, est le titre d'un film que j'aime énormément, Le Mask of the Red Death, qui est un film des années 60 de Roger、là. Corman. Non, c'est vraiment bien.、Oui. Tu sais, encore avec Vincent, Vincent Price. C'est un très bon film qui a été repris aussi, je crois, à trois reprises. C'est une histoire d'Edgar de Allan Poe. C'est une histoire d'Edgar de Allan Poe. De and Poe. Une... Évidemment, ça parle de la peste.、Mm -hmm. euh, et la pièce de s a m a e l est à une époque, en、euh, 1994, où ils étaient à mi-chemin entre devenir.、Euh, s o i t r e s t e r très black metal ou devenir plus, je dirais, conceptuel, ben, f a i t e s v o u s une idée par vous-même. Oui, tout à fait. Je les ai manqués en spectacle il y a deux ans. Je m'en allais les voir en spectacle et comme je suis habitué à ce que les spectacles commencent à 8 h, je suis arrivé à 8 h, mais le spectacle avait commencé à 5 h. Donc, je suis arrivé pour le dernier groupe. On écoute s a b ê t e a p p r o p r à l'Halloween, Moon、mmh, Spell.、Mmh. Wolfshade,、euh, Werewolf Masquerade, qui est tiré de l'album Wolf Heart, qui est paru en 1995. Qui, qui était leur premier, mais dans le fond, ils ont fait d'autres choses avant ça. Exactement. Qu'ils ont ressorti par la suite, r é e n r e g i s、ouais. t r é r é e n r e g i s t r é Butterfly et、euh... Effect, ces trucs-là.、Mmh. Mmh. Euh, c'est un album qui est conceptuel, c'est un album qui est bien dans l'ensemble. Il y a des moments faibles. Les albums, généralement, ont des, des moments faibles、mmh. aussi, mais. C'est un bon album, c'est... mais、euh... bon, en fait, c'est aussi, je dirais, un, un petit peu évocateur du jeu de rôle, euh, euh, du jeu de rôle Werewolf、euh, Masquerade,、ouais. qui était un peu le penchant de Vampire Masquerade.、Euh, juste auparavant, nous avions s a m a e l et la pièce Mask of the Red Death,、mm -hmm. que l'on retrouve sur Ceremony of Deposits, qui est p a r é en 1994. Et comme je le disais, s a m a e l a connu plusieurs segments. Aujourd'hui, ils sont revenus, le dernier album. Est très black metal.、Mm -hmm. Il est très dans le fond. Il est très.、Euh, donc, en fait, c'est une formation qui utilisait beaucoup la technologie aussi、ouais. pour les percussions, ces choses-là. Ce sont de bonnes formations.、Ouais. Ouais. 16h54, l'émission s'achève. C'est déjà doux pour nous.、Ouais. En terminant, je voudrais remercier notre ami Simon Fidzbe, l'historien de c e s Fou, pour sa participation à l'émission de cette semaine, encore une fois, pour les éphémérides du rock. Euh, les palmarès、euh, en rappel vont suivre dans un moment avec、euh, mon ami Mathieu Plante. Ce sera suivi à 20h de mes autres amis,、euh, les lutins de l'enfer,、euh, yeah. pour les amateurs de métal plus extrêmes et européens.、Mm -hmm. euh, amateurs de rock, n'oubliez pas l'émission de mon bon ami Fred Durand, le voyage insolite lundi prochain à 19h. Et、euh, bien sûr, mon grand ami, le Dr. Pendragon, que je remercie pour sa participation et que vous retrouverez. à réanimation, toujours, le mardi, à 21h, pour une bonne dose de métal, comme ça, et de mon sous, t'es oral. e Tout à fait. Et c'est moi qui te remercie. Ah, c i ce fut extrêmement plaisant, comme d'habitude. Et, et partagé.、Année. Oui. <rire> La semaine prochaine, avec Dessic, je vais vous présenter, entre autres, le premier album、euh, du tout nouveau projet euh, musical euh, Black Country Communion, dont fait,、euh, dont font partie、euh, Glenn Hughes,、euh, Jason Bonham, Derek s h e r i n i a n et le guitariste、euh, Joe Bonham Massa. Surprenant ce, ce petit euh, projet. Euh, je vais aussi vous parler du nouveau DVD,、euh, nouveau, enfin, pas nouveau, c'est un reissue du film、euh, Ladies and Gentlemen, Will You Welcome the Rolling Stones.、Mm -hmm. euh, je vais aussi vous présenter un groupe obscur de heavy metal américain、euh, des années 80 du nom de Savage Grace. Je vais vous présenter une face en entier d'un autre album classique de 1970, en l'occurrence, le premier disque homonyme de Wishbone Ash, paru en, bien sûr, en 70. Et évidemment, <rire> Simon Fitzbay sera là encore une fois pour présenter ses carreaux d'atelier, les éphémérides du rock. n o u b l i e pas que Rock Classic débute dorénavant à partir de 11h05, juste après les nouvelles de Radio-Canada. On vous laisse avec une dernière pièce. Il s'agit de quoi, Docteur? Colorfield,、euh, une pièce tirée de l'album Median, qui est parue en 2000, qui est probablement, selon moi, un des meilleurs, la pièce étant A Ghost in the Fun.、Mm -hmm, tout à fait appropriée. On vous souhaite un très bel Halloween. Salut tout le monde. Ciao.